après-midi. Traditionnelle remise du bulletin. Et comment se comporte, c'est vrai, j'ai vu un petit reportage l'autre jour qui montrait que de plus en plus de parents faisaient des cadeaux aux enseignants. Ça existe toujours, ça Thierry Ça existe toujours. Nous avions une fête d'école vendredi après-midi, voilà plutôt le vendredi que le mardi en fin de journée. J'ai eu mes cadeaux traditionnels habituels de la part de mes élèves, de Mais la part des familles. Est-ce qu'au fil du temps, les cadeaux évoluent Thierry. Oui, les cadeaux sont plus personnalisés. Il y a le cadeau que les maîtres préfèrent, c'est le petit cadeau fait par les élèves. Le petit carnet avec les petits mots doux de l'année, merci pour l'année, merci pour tout ce qu'on a fait, qui fait plaisir. Ouais. Et il y a le cadeau des familles, euh, ça va de la, de la boîte de chocolat jusqu'à la bouteille de vin. Voilà, <rire> de la boîte de chocolat jusqu'à la bouteille de vin. Non mais c'est une vraie tradition, ça. Une vraie tradition qui perdure. Thierry, cette année a été une bonne année Cette année était une bonne année, voilà. On est parti mmh. une semaine à Marseille avec la classe euh, début juin. Oui. On a fait beaucoup de, de sorties, on a bien travaillé, on a travaillé sur un domaine important pour nous, l'eau, le, puisque nous, notre euh, école est à touche l'eau, d'une belle rivière le Buèche. Le Buèche, c'est magnifique, hein. Oui. Le Buèche. Ok, merci Thierry. Merci. merci. Donc le Buèche, vous êtes euh, quoi à à, à, Veyne, à Voilà, nous sommes tout à fait Jean-Jacques à 10 minutes de Veynes sur. Euh, Une route qui relie Sisteron à Grenoble, que beaucoup de vacanciers ont commencé la à prendre. Les euh, non, la route ah non, Napoléon Non, Ah non, non, non, c'est pas la route Napoléon, vous avez raison. C'est la route euh, parlus croix haute où nous aurons une, une autoroute dans 50 ans. Entre, euh, il n'y aura jamais d'autoroute, y à mon avis, hein, Thierry. Non. Ça, c'est Grenoble-Gap, croix haute je vous dis tout de suite. D'abord, c'est magnifique. Hein. Je vous conseille vraiment d'emprunter cette route je la connais bien, elle est magnifique, le buèche qui coule le buêche qui coule qui court, qui a une eau une eau claire, une eau un peu verte, c'est bien ça hein, Thierry. Ça. hier nous étions à la pêche avec mes élèves dans le cadre du travail sur l'eau pour ouais. finaliser la faune et la flore du buèche ouais c'est magnifique et eh bien merci pour ce, cette petite carte postale de vacances, merci Thierry beaucoup. merci, bonne journée, bonne journée à vous. RMC, Bourdin Direct, Best of Merci de nous avoir accompagnés, nous serons là demain matin Toujours avec le même plaisir évidemment, à demain RMC, Bourdin Direct Du lundi au vendredi, 4 h 30 h Pelé, la naissance d'une légende Découvrez l'histoire près d'un enfant Qui a inspiré une nation Pour gagner de nombreux cadeaux, jouez tout de suite sur rmc.fr Pelé, un film magistral sur le roi du football Dès le 3 août en DVD et Blu-ray Avec RMC Dans un instant, ce seront les experts du week-end des RMC mais dans l'immédiat, la météo avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François. 16 degrés à Lille, 17 à Paris, 25 à Nice, ce sont les températures relevées par Météo France cette nuit. C'est pour dire la nuit a été chaude, l'été est bien là, le week-end s'annonce des plus agréables même si au lever du jour, ciel légèrement nuageux pour le nord Ouest, en Pays de la Loire, en Bretagne, en Normandie. Également quelques nuages bas des Hauts-de-France jusqu'en Alsace, mais le soleil finira par s'imposer pour ces régions-là. Plus bas dans le Sud ouest Petit bémol également, ciel un peu voilé ce matin euh, au pied des Pyrénées, Pays basque, haute garonne Ariège. Mais euh, le soleil va s'imposer euh, en milieu de, de journée. Et puis ailleurs, grand soleil, ciel bleu et des températures estivales. Ce matin, entre 13 et 19 degrés pour la moitié nord, entre 16 et 24 pour la moitié sud. Cet après-midi, comptez 29 à Reims, 30 degrés à Orléans, 32 à Toulouse, 28 à Nice et jusqu'à 37 degrés à Nîmes. Il va falloir penser à s'hydrater. La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservée. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC. Avec dès 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Grande-Bretagne. 15h, Intégral Tour de France, 8 e étape entre Pau et bannière de luchon. A la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC des 6 h 1 Merci d'être avec nous. Toute l'actualité maintenant avec Julien Coudreau que je salue. Bonjour Julien. Bonjour François, France ou Portugal J-1 avant la finale de l'Euro. Les Bleus ont reçu un accueil triomphal à Clairefontaine. La est immense chez les fans des deux pays. Ce match-là, les Bleus l'ont déjà remporté, redonné le moral aux Français. Et c'était pourtant loin d'être gagné. Et puis drapeau en berne aux États-Unis au lendemain de la fusillade de Dallas. Le tireur est un ancien soldat de 25 ans. Il voulait viser des Blancs en réponse aux abus de la police contre les Noirs. 6h01 sur RMC. C'est bonjour à tous Après leur qualification face à l'Allemagne Les Bleus ont déjà retrouvé Clairefontaine C'était hier, leur camp de base Où ils vont maintenant récupérer et préparer la finale Demain face au Portugal Gonflé à bloc par la ferveur qu'ils suscitent Chez leurs supporters, Jérôme Sillon Des supporters marseillais très enthousiastes Au départ du bus des Bleus hier matin Hugo Hugo, allez les Bleus Maintenant on va se retourner vers la finale Moi je dis France 2 Portugal 1 Allez la France Une vingtaine de fans tricolores devant les grilles de Clairefontaine au retour au camp de base à la mi-journée mais surtout un accueil royal concocté par tous les salariés du centre d'entraînement fumigène bleu blanc rouge immense drapeau français recouvrant la façade du château de Clairefontaine et d'honneur en musique et clou du spectacle le désormais fameux clapping repris par Deschamps et ses joueurs avec tout le personnel Rien de mieux qu'un accueil aussi chaleureux pour oublier la fatigue et imaginer à quoi ressembleront l'engouement et la ferveur de tout un peuple demain sur le chemin du Stade de France. Voilà le reportage de Jérôme Sillon est au programme des Bleus. Aujourd'hui, séance vidéo avant l'entraînement donc en fin d'après-midi à Clairefontaine. Engouement du côté des supporters français, mais c'est aussi le cas chez les Portugais. Moi, j'y croyais pas au début, et là que ce soit France, Portugal, c'est la finale de rêve quoi. On y croit jusqu'au bout. J'ai pas de pronostic, mais je suis sûr que le Portugal va gagner. Je le coq, je vais manger le coq. On veut quand même que ce soit le Portugal qui gagne. C'est vrai qu'on va montrer, hein. Voilà, on se par Maureen Lehou devant les grilles de Marc Oussil, le camp de base de la Selesaup. Et parmi ses supporters, il y a bien sûr, vous l'avez entendu, de nombreux franco-portugais. Ils sont près d'un million en France, comme Karl. Entre la France et le Portugal, son cœur balance. Alors il a choisi eh bien, de ne pas choisir quelle équipe il supportera demain. Les deux. Moi je suis parisien, j'ai des copains parisiens et j'ai ma maison portugal. On peut pas se séparer d'un pays où on vit moitié-moitié euh, du temps. C'est pas possible. Les deux pays sont sympas, les deux équipes sont belles, donc y a pas de problème. France ou Portugal, on va gagner. Voilà, c'est tout. Y a, y a, pas, y a pas à se bail arrière. Si c'est le Portugal qui gagne, on gagne. Si c'est la France qui gagne, on gagne. Voilà. J'ai des enfants et eux aussi, les deux. Euh, les deux leur cœur balance, ils sont à la fois portugais et français. Une joue avec le drapeau français, une joue avec le drapeau portugais. Et j'irai comme ça au match. Voilà, en, avec de la peinture de chaque côté des, des joues. Un drapeau français, un drapeau portugais quoi qu'il arrive. Voilà, Carl qui est donc sûr de gagner. Il était au micro de Jamila et Goudi. Notez qu'RMC bouleverse ses programmes pour vous faire vivre cette finale. France-Portugal 40 heures, J'ai bien dit 40 heures d'antenne non-stop à partir de demain, 8h et jusqu'à lundi soir, minuit, pour fêter avec vous, on l'espère, le sacre de l'équipe de France. L'euro qui touche donc à sa fin. Quel que soit le résultat, demain sera terminé. L'occasion de dresser les premiers bilans. Et force est de constater que la bande à Didier Deschamps a su conquérir le cœur des Français. Une bouffée d'air frais qui fait du bien au moral. C'est là, toute la magie du football, Johan Tritz. Oh Partout en France, dans les rues, la fête et des scènes de liesse. Le football a redonné le sourire à tout un peuple et Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, en a bien conscience. On n'a pas la prétention et malheureusement on n'a pas le pouvoir de pouvoir régler tous les problèmes des Français, mais on a ce privilège de pouvoir leur procurer des émotions, qu'ils oublient un peu leurs soucis. Emmanuel Petit, champion du monde 98, connaît bien l'immense pouvoir que peut avoir le football. Il n'y a que foot qui y ça dans le monde. Cet impact dans la société, à travers toutes les couches sociales, ethniques, culturelles, tout ce que tu veux, c'est pour ça qu'on aime tellement le foot. Une victoire à l'euro pourrait même avoir un effet sur l'économie française. En 1998, après la victoire en Coupe du Monde, le PIB de la France avait fait un bond en avant de plus de 1%. Et le reportage RMC de Johan Tritz, 6h05, sur RMC, l'autre grand titre de l'actualité de la matinée, justement, est bien moins réjouissant. Il s'agit des suites de la fusillade de Dallas aux États-Unis, fusillade qui a fait cinq morts, cinq policiers abattus par un forcené dont le profil se dessine ce matin, même si Philippe Gassot, l'enquête avance difficilement. Eh bien oui, à Dallas, l'enquête piétine comme si la police voulait s'assurer qu'aucun complice n'était encore dans la nature. Les enquêteurs ont laissé sortir le nom d'un ou du tireur. Il se nomme Micah Johnson. Il est âgé de 25 ans. C'est un ancien militaire. Il a servi en Afghanistan. C'est lui qui est désigné comme le ou l'un des tireurs. Cela reste flou. Cet homme qui, coincé dans un parking par les forces de l'ordre, a été tué par une bombe téléguidée, manipulée par les policiers. Le suspect dans les négociations avait indiqué qu'il voulait casser du blanc, surtout des policiers. Il s'agirait peut-être d'une vengeance pour le reste. Les enquêteurs sont plus discrets. Trois personnes seraient détenues. Des analyses sont lancées, des études balistiques aussi. Mais, Pas de complice avéré désigné. La police a pourtant parlé d'un attentat commando avec plusieurs tireurs embusqués. Explication de Philippe Gasso, le correspondant d'RMC aux états unis où les drapeaux sont en berne ce matin. Ils le resteront pendant cinq jours. Barack Obama, de son côté, va écourter sa visite en Europe pour se rendre à Dallas en début de semaine prochaine. En France, premier week-end de grand départ en vacances. La journée est classée rouge sur le plan national. Patience hein, donc dans les bouchons et prudence au volant, notamment avec les appareils connectés comme le GPS ou le téléphone portable, selon l'Association des sociétés d'autoroute, Les accidents mortels liés à leur utilisation ont progressé de près de 17% l'an dernier. Laurence Guilherme est directrice de la communication de l'ASFA. L'usage du smartphone, qui est un outil aujourd'hui extrêmement complet, hein, on peut téléphoner, il, on peut recevoir des mails, des SMS, on peut consulter des applications qui, pour certaines, sont des aides à la conduite, euh, mais c'est autant de facteurs de distraction. C'est formidable de le faire quand on est à l'arrêt, mais euh, en conduisant, c'est vraiment, vraiment extrêmement dangereux. Donc ce qu'on recommande, c'est de programmer le GPS avant, ne pas répondre au téléphone, ne pas répondre au mail, ne pas répondre au SMS ou alors confier euh, l'outil euh, aux passagers. Donc effectivement, apprendre à débrancher. Voilà pour ces conseils de bon sens recueillis par euh, Juliette Drose. Et si vous êtes justement sur la route des vacances à l'écoute des RMC en ce moment, sachez que l'on fait le point hein, sur vos conditions de circulation toutes les demi-heures. Ce sera à partir de 8h. Allez, il n'y a pas que le football, il n'y a pas que le roule. Il y a aussi le Tour de France et cela devient une habitude. Victoire à Britannique hier lors de la septième étape, la première dans les Pyrénées. Stéphane Cummings s'est imposé au lac de Payolle, Mais l'image du jour est ailleurs. L'arche qui matérialise le dernier kilomètre, la fameuse flamme rouge, s'est dégonflée. Elle est tombée sur le peloton. Explication du directeur du Tour, Christian Prudhomme. Il semblerait, selon, selon un témoin oculaire, qu'une personne accidentellement se soit accrochée à la goupille qui retient le, le pied de l'arche, la chaussette. Et donc que la chaussette se soit détaché de son socle et donc soit tombé. Euh, ça a été soudain. Euh, les gens à côté ont entendu un bruit et puis c'est tombé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est surtout euh, d'abord désolé pour euh, Adam Minetz qui était en dessous qui est blessé au menton. Il a eu deux points de suture. Il a un peu mal à l'épaule. Pour le reste, euh, pour le classement, il n'y a pas eu d'incidence puisque donc le jury des commissaires a décidé de prendre les temps en 3 km. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Euh, maintenant, tout sera mis en œuvre pour faire en sorte évidemment que ça ne se reproduise pas. Christian prédom au micro de Yann Péchra, huitième étape aujourd'hui entre Pau et Bannière de Luchon, 184 km, 4 cols au programme. Course bien sûr à vivre dans l'intégral tour sur RMC à partir de 15h. En attendant, il est 6h9, l'heure du week-end des experts, et l'heure aussi de faire le point sur les courses, François. En effet, Julien, tiers écarté qu'un plus cet après-midi, c'est à Anguin. Voici les pronostics de la Dream Team. Sébastien Laras nous conseille le 14 Viking Vabene et le 11 Tom Rush. Luis Fernandez fait confiance au 6 romanesque qui vous va bien. Et Laurent guédard Cantalier retient le 9 Alderman et le 5 Ululabella. Ça c'est mon préféré. Rien que pour le nom, ouais. C'est vrai que c'est bien. Le 14, le 11, le 6, le 9 et le 5. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hépique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur taxé. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Nuland. Il est 6h10min, c'est RMC. bonjour à vous toutes et à vous tous. et C'est avec beaucoup de plaisir, comme chaque samedi et dimanche, que je vous retrouve pour ce week-end des experts. Vous le savez, ils sont là euh, bien chaque samedi et dimanche l'automobile, les animaux. Sauf qu'il n'y aura pas d'automobile demain. Et oui, on va fêter l'Euro ensemble avec euh, une émission spéciale entre 8 et 10 euh, concernant la finale de l'Euro et on va fêter tout ça bien en avance, mais avec toute l'équipe d'RMC et avec vous aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, Laetitia Barlerin sera là, entre 6 et 8, pour les animaux. On va parler de coq, je ne sais pas pourquoi. <rire> et euh, tout à l'heure dans notre rendez-vous maison, entre 8 et 10, ce sera un petit peu plus sérieux comme sujet puisqu'on va rafraîchir sa maison. Mais attends, pas lui donner un coup de neuf, la rafraîchir, voilà, climatisation, euh, etc. Ce sera avec Christian PC et ça tombe pile poil puisque les températures commencent à s'envoler. Euh, Christian sera là donc entre 8 et 10, mais dans l'immédiat, à mes côtés, et ce pendant deux heures comme chaque samedi 6-8, c'est Le Jardin avec Patrick Mulan. Salut Patrick Bonjour à tous, bonjour François et puis très bienvenue au Jardin, oui qui a enfin connu une petite semaine quasiment estivale Donc pour sortir les tuyaux d'arrosage, ce week-end vous allez pouvoir mettre le barbecue euh, en place <rire> Ça y est, même... c'est la victoire du barbecue voilà. les amis Peut-être même le parasol et puis sortir ah oui. le transat si vous voulez vous faire un petit plaisir au soleil Après, vous avez été un peu optimiste, on verra ça tout à l'heure, mais euh, dans la moitié nord, on n'aura pas une grande chaleur pendant la semaine. Mais... A priori le week-end prochain <rire> après, On bon. va avoir des semaines bien pour travailler puis après on a le week-end pour week se, reposer, pour se bien. reposer Dans des conditions assez formidables bon, C'est ce qu'on qu aurait aimé avoir au printemps Mais bon, après, ça sera donc, tout à l'heure la, voilà. <rire> voilà, la météo du jardinier Patrick, n'en dites pas trop Il ne faut pas spoiler la météo du jardinier J'ai oublié des choses Ça <rire> sera tout à l'heure donc euh, Avec Patrick Mulan bien évidemment Que faire au jardin, l'actu aussi dans le domaine du jardin Vos questions, jardin dès maintenant Vous le savez Bien sûr, nous sommes en direct. Bien sûr, vous pouvez à tout moment joindre Patrick Miolan au 3216 ou jardin.rmc.fr, c'est le mail. Euh, surtout, laissez-nous votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Et tout à l'heure, nous allons euh, évoquer les tendances florales Et bien du moment. Oui, parce en avec fait nos, euh, avec nos invités. Bon, d'abord l'été, c'est vraiment la grande période aussi des floraisons. Il y a des fleurs partout. On oui. a envie d'en couper dans le jardin. On va peut-être avoir aussi d'en couper envie d'en couper pendant les vacances, comme ça. Alors d'abord, est-ce qu'on va pouvoir euh, effectivement faire une rasée de fleurs partout sans tout euh, dégager Non, mais de, dans la nature, il faut faire quand même attention. Mais surtout, euh, je dirais que j'ai rencontré pas, pas encore physiquement, mais visuellement le travail d'un artiste floral euh, qui s'appelle Magid, euh, qui est à À Paris dans une boutique qui s'appelle Muse. J'ai trouvé que c'était vraiment euh, très intéressant ce qu'il faisait. Il y avait des mélanges de tout. Il y a beaucoup de, de sensibilité. Donc je voulais ouais. que bah, il nous parle justement de, de l'évolution des bouquets. Comment faire des bouquets ah. Parce que comment ça pour que ça dure plus longtemps Quelles sont les fleurs qui vont bien ensemble Est-ce qu'il y en a qui ne vont pas mettre ensemble et que, Quel est quel est la, le secret d'un vrai beau bouquet Tiens, voilà. On n'en parle pas souvent ici. Euh, donc voilà. J On évoquera ça. donc les compositions florales et les bouquets tout à l'heure entre 7 et 8. Et puis si vous avez des questions sur ce Sujet ou des témoignages, euh, parce, parce que vous fouille. faites vous-même vos bouquets, vous avez des petites astuces pour conserver voilà. euh, vos bouquets. longtemps, absolu pour que ça dure. <rire> Allez-y, le 32 16 ou jardin.rmc.fr, dès maintenant on en parlera tout à l'heure entre 7 et 8, bienvenue à vous toutes et à vous tous, et puis un petit clin d'œil à tous ceux qui sont en vacances euh, et qui nous écoutent à la cool, vous avez bien raison et profitez-en bien, c'est parti pour ce week-end des experts, le jardin, et c'est Alain qu'on accueille tout de suite, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour Alain, bienvenue. Bonjour Alain. Nous vous écoutons. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous arrive euh, euh, Voilà, j'ai essayé de vous avoir plusieurs fois. Bon, euh, j'ai pas réussi. Mais bon, enfin, bon. Écoutez, mieux vaut pas... tard que jamais, comme on dit, Alain. Oui, bien sûr, c'est partie remise, comme on dit. Alors, voilà, j'ai euh, à peu près 300 mètres de haies de laurier que je taille euh, régulièrement. Et j'ai de la cochenée qui roule les feuilles. Euh, bon, j'ai essayé de les traiter, enfin bon, euh, enfin avec les produits, c'est bon, c'est pas évident. J'ai essayé euh, de l'huile végétale, bon, ça fait un petit, ça m'a noirci les feuilles, ça m'a bon... Euh, oui. Oui, bah, je, euh... je pense que je pense que vous mélangez un peu les choses. Ah là là, là. Euh, parce que par exemple, c'est pas l'huile végétale qui noircit les feuilles. C'est Le fait que vous ayez des insectes piqueurs suceurs, euh, d'ailleurs, il faudrait être vraiment certain que c'est des cochenilles, parce que les cochenilles ça roule pas les feuilles. Mais bon, peu importe. Euh, quand vous avez des euh, ça serait quand même, excusez-moi, ça serait quand même de la cochenille farineuse, parce qu'il y a trois variétés de cochenilles. Hein, oui, mais vous, vous les voyez, vous farineuse. les voyez, vous les voyez bien. Oui, je vois. Ça fait des petites, euh, euh, comme du, de la petite poussière blanche euh, collée sur les feuilles, euh, mais vraiment minuscule, minuscule. Hein. Et ça roule bien les feuilles. Les feuilles sont ben, blanches. Hein, euh Non, parce qu'en fait, bon, les cochnies, les cochenies farineuses, notamment, euh, donc, euh, sont des petits, des petits insectes qui sont enveloppés d'une sorte de, effectivement, de, de pulvérulence un petit peu <coughs> blanc-grisâtre et qui se mettent pas tellement sur les feuilles. Enfin, on peut en avoir sous les feuilles, mais c'est surtout dans l'axe euh, le V que forme en fait la feuille avec la tige, dans l'articulation euh, entre le pétiole et la tige, souvent aussi euh, sur les, les jeunes tiges elles-mêmes. Après, le, le noir, le, le brunissement que vous avez vu, c'est pas lié à l'huile, c'est lié justement au miella, donc aux déjections de ces insectes piqueurs-suceurs qui attirent des champignons variés que l'on appelle la fumagine et qui font une sorte de suie et effectivement qui révèlent généralement la présence de euh, cochenilles ou d'insectes piqueurs-suceurs type pucerons, euh, trips, etc. Alors, il y a une chose que vous n'avez pas précisé Alain, vous, quand vous parlez de lauriers, ce sont des lauriers roses ou ce sont des lauriers cerises C'est des lauriers palmes. Des lauriers palmes, donc, donc le laurier cerise, effectivement. Alors bon, la, la, la cochenille est pas non plus euh, souvent très virulente là-dessus. Le problème, c'est que vous dites, euh, vous avez une grande longueur, donc traiter sur une grande longueur, ça nécessite beaucoup de bah, beaucoup de produits. Donc moi, j'ai quand même euh, toujours cette recette dont je parle souvent, hein, qui est donc le mélange d'huile, d'alcool et de savon noir liquide qui donne vraiment de bons résultats euh, je rappelle rapidement euh, cette euh, recette, il faut mettre une cuillère à café de chaque de chacun de ces trois éléments donc je rappelle, huile généralement de colza, ça c'est quand même le mieux euh, du euh, savon noir liquide plus de l'alcool médical ou de l'alcool tout simplement euh, ménager, mm -hmm. dans un litre d'eau, vous traitez en pulvérisant de manière à ce qu'effectivement le produit soit au contact des insectes, et c'est ça qui est le plus délicat, surtout sur une haie. Et de cette façon-là, pour être efficace, généralement, il faut faire deux traitements à une demi-heure d'intervalle, de manière à ce qu'on ait, avec le premier traitement, fait un peu bouger les cochenilles dans leur amas, euh, soit floconneux, soit euh, pulvérulents. Mmh. Et le deuxième traitement les oxy un petit peu mieux. Et ça, il faut le ré répéter, ce double traitement, au moins trois fois à huit jours d'intervalle. Ça, ça vous donne vraiment des bons résultats. Si vous voulez tous les détails de cela, allez sur l'internet. Vous vous mettez Anticocheny Miu Miu, vous mettez News Jardin TV. J'ai fait un film vraiment très détaillé là-dessus avec un article qui vous donne toutes les précisions et vous verrez en détail. De ça, il n'y a, y a pas de problème, mais c'est quand même sur des grandes haies. Ça peut quand même poser des problèmes d'efficacité parce qu'il faut vraiment que le produit soit au contact de euh, du bioagresseur comme on dit aujourd'hui. Merci Alain pour votre appel, il est bientôt 6h20, Patrick on va revenir dans une minute avec Sauveur qui sera là, Oui. Sauveur qui ne comprend pas. Faut son que sauve son péché. Eh oui, <rire> son péché a noix si subitement, que se passe-t-il Pas top. Pas top, aïe aïe aïe, Patrick fait la grimace, on a le dénouement de cette histoire terrible dans un instant sur RMC, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Chaque samedi, RMC PMU.fr présente les courses RMC. De 13h à 14h, 1h avec les experts de la Dream Team RMC pour en savoir plus sur les courses épiques du week-end. Tout à l'heure, 13h, 14h, les courses RMC, le rendez-vous des parieurs épiques uniquement sur RMC avec PMU.fr paris sportif, paris hippique poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non sur d'accès. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Newlan. Avant de vous trouver la météo et les infos 6h30 sur RMC, on poursuit dans ce rendez-vous jardin. Comme chaque samedi, nous sommes là avec Patrick Huland, 6h-8h, le 32-16, ou bien, ou bien, tout simplement, jardin si vous êtes un féru des mails, surtout si vous nous envoyez un mail, laissez-nous votre numéro de téléphone, c'est important pour qu'on puisse vous rappeler. Patrick Sauveur est là, bonjour Sauveur. Bonjour Sauveur, oui. bienvenue. Bonjour bonjour Patrick, bonjour Dr François. Bonjour. Euh, je vous appelle parce que, bon, moi j'ai un problème, donc on a déménagé, et puis on a replanté deux arbustes. Enfin, donc, en fait, un, au départ c'était un poirier, et puis maintenant c'est un pêcher. Attendez, euh, vous aviez un, un poirier, puis vous l'avez remplacé par un pêcher Non, non, on ne l'a pas remplacé, on a planté, donc, donc le pêcher, on l'a replanté ailleurs. Donc, hein, euh, à peu près dans la même lignée, si vous voulez. Oui D'accord. Ah, Un euh, problème. Donc euh, bon, il a fait des belles feuilles, des, des, des, be des, des belles fleurs en plus. Et puis après, ça a tout noirci et le tronc est tout noir. Waouh. Wow. Ah. Le, le tronc est tout noir avec euh, quoi euh, Comme une suie euh, qui est dessus ou euh, il bon, il s'est décoloré On a essayé, on a essayé de traité un petit peu parce qu'il y avait des fourmis qui montaient. Oui. Bon, on a essayé y mettre de mettre pas mal de... Enfin, de, enfin de, des, des ingrédients. Oui. Et puis, bah, le problème maintenant, c'est que qu'il il est mort. On dirait qu'il est mort. Quoi. Donc, euh, il n'y a plus de feu, il n'y a plus mm -hmm. de... Peu. Bah, yep. Écoutez, moi je pense la chose suivante, c'est que vous avez eu malheureusement, je dirais, une attaque bactérienne. Alors est-ce que c'est un xanthomonas Est-ce que c'est un pseudomonas Peu importe. Le... Pourquoi je vous dis ça Parce que... Le fait que vous ayez eu beaucoup de fourmis signifie que vous aviez forcément beaucoup de pucerons. Parce que les, les fourmis ne vont pas sur les arbres fruitiers ou sur d'ailleurs n'importe quelle plante sans qu'il y ait des pucerons. Euh, oui. les, les fourmis, et d'ailleurs c'est extrêmement intéressant à observer, elles viennent dans les colonies de pucerons et avec oui. leurs antennes elles stimulent ah oui. l'arrière-train elles, elles chatouillent oui. ou massent, Pédéguilé. si vous voulez, oui. l'arrière-train des pucerons qui sont ainsi stimulés à sécréter leur miella. Et il se fait une sorte de petite gouttelette donc sur le cloaque du, du puceron, dont la fourmi s'empare immédiatement et qu'elle ingère. Après, est-ce qu'elle l'utilise en partie pour elle-même Et après, elle va en régurgiter une autre partie dans la fourmilière, puisque en fait euh, les larves de, de, des fourmis vont être nourries avec ce, ce miel-là. Donc les, les fourmis sont des véritables éleveuses de pucerons, et les pucerons ont le fameux, enfin euh, disons le malheureux euh, oui. problème de transmettre des maladies, et notamment ce genre de, de maladies bactériennes, notamment l'exanthomonas. Et donc le noircissement brutal d'une plante souvent vient de cela. Sur un péché vous pouvez avoir un autre symptôme, euh, enfin une autre maladie qui fait les mêmes symptômes, pardon, qui serait qui serait le molinia. Quand vous avez, notamment, les extrémités de rameaux, les jeunes rameaux qui se mettent à flétrir d'un coup et qui noircissent, ça, souvent, c'est lié au monilia, qui est une maladie cryptogamique, là et qui a tendance aussi, après, à provoquer la pourriture des fruits. Mais ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que ce soit le tronc aussi qui soit dans cet Alors état, le... oui. et donc, le... ça, ça, je pense que c'est une maladie bactérienne. La seule solution que vous avez à faire, mon pauvre sauveur, c'est d'arracher votre plante, parce que, de toute façon, il n'y a pas de traitement sur ce genre de, de problème, et de toute De toute façon, si euh, l'ensemble de la ramure, en cette saison, est tout marron, tout desséché, et le tronc avec, ça veut dire que la plante, de toute façon, elle est morte. Capotes, ne replantez oui. pas, ne replantez pas de pêcher dans le même endroit. Et même, euh, essayez plutôt... Faut, faut attendre, euh... Moi, je dirais, mettez plutôt autre chose qu'une rosacée. Hein, les, les rosacées, sont tous les arbres fruitiers classiques. Euh, mettez plutôt... Euh, Un, euh, si vous êtes dans le midi, euh, ou même ailleurs, d'ailleurs ça marche assez bien, un figuier, ou euh, mettez un agrume si vous êtes dans le midi, ou mettez un, un olivier si vous êtes dans le midi, de manière à avoir des plantes qui fa font partie d'autres familles botaniques qui seront moins sensibles à ce type de ouais. maladie. Merci beaucoup Sauveur pour votre appel, et on enchaîne avec Monique maintenant. Bonjour Monique Bonjour, bonjour et Bienvenue bonjour. sur RMC Monique Oui Il fait très très beau en Lorraine, ah, où je suis. Bien, on a de la chance aussi à Paris, humide, il fait une belle journée. Pour une fois. <rire> il n'est pas il certain qu'il n'y ait pas des orages dans la... au courant de la semaine prochaine. Oui, ouais, mais là, non, attendez, non, non, non. Là, non. franchement, c'est le week-end, il va faire beau, on va en profiter. Donc. Après, on verra. Ah bah oui, hein, surtout qu'on a fait une fan zone dans le village. En plus. On va ah. regarder les bleus. Très bien. Voilà. Mmh. Alors, quelle est votre question, Monique On vous écoute. Alors, moi, j'ai un souci avec un ca des cassissiers que oh j'ai oui. appelés Léon, Léa et Léo, que j'ai <rire> transférés il y a dix ans, qui poussent très, très bien, pas de souci. Et puis, cette année, ben, comme on a eu de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau, au secours de l'eau, ils ont fait des rames et ils ont poussé, mais alors à des hauteurs infernales et les pauvres cassis qui étaient en dessous et eh ben ils euh, ils Ils les sont, sont braillés. Oui mais euh, ça faut couper hein, faut pas Il faut avoir pe... bah oui, faut pas avoir peur. Euh, bien sûr. Alors ce qu'il faudrait oui, c'est c'est un peu enfin quand vous appelez des rames, ce sont des grandes pousses et très ouais. vigoureuses. Euh, oui non c'est des, des petites euh, des petites euh, tiges là qui poussent très euh, très Oui très... bah c'est c'est normal la plante elle a été stimulée par les ah conditions voilà euh, climatiques ben non non il faut il faut pas hésiter alors bien sûr on coupe toujours au-dessus d'une feuille bon sur la sur les rameaux vous pouvez les ra, les rabattre euh, s'ils sont très vigoureux vous pouvez les rabattre d'au moins la moitié s'ils sont pas d'une vigueur extraordinaire vous en coupez qu'un tiers mais euh, voilà euh, c'est euh... On peut couper en ce moment, il n'y a pas de souci. Vous taillez, vous taillez taille, bien, euh, non, non, taille vous vous bien au-dessus mais... d'une feuille. de manière. Vous allez avoir des ramifications qui vont se produire et ça, ça sera favorable à la fructification de l'année prochaine. Mmh, mmh, mmh. Je vais vous poser une autre question Je vous en prie. J'ai planté de l'osier. Oui. Je voulais faire une haie. Oui. Et ça a très, très bien poussé. Mais comment est-ce que je taille les pour, pour Vous avez fait des, euh, des tressages je voulais faire, justement, des tressages. Ça, c'est la deuxième année que je les ai. Et oui. là, cette année, bon, avec l'eau qu'on a eue, bon, ça y est, pareil. Hein, euh, ça C'est exactement pareil. Vous savez, la taille, il ne faut pas s'en faire une montagne. Mm -hmm. euh, quand vous voulez conserver une forme, eh bien, il faut effectivement tailler de manière à ce que vous privilégiez la forme. Donc il oui, n'y y a, dans y a pas cas... d'époque spéciale pour tailler, surtout Non, il n'y a pas de... Non, dans... dans... quel moment on peut tailler Non, non, là, sur... Une, un tressage d'osier, uh -huh. il faut forcément tailler pendant la végétation uh -huh. de manière à réduire justement cette croissance qui peut être importante des saules uh -huh. et donner vraiment la forme, la silhouette que vous voulez. Donc là, vous pouvez intervenir. Alors, vous pouvez éventuellement laisser passer l'été si on a un été très très chaud parce que si uh -huh. on taille maintenant, ah oui. la plante, elle prend un petit coup de stress, bien évidemment. Euh, Donc euh. si vous avez la, la possibilité d'arroser, etc., de l'entretenir correctement, vous pouvez tailler maintenant. Si en revanche vous prenez des vacances, que vous n'êtes pas trop là, il vaut mieux attendre la fin des vacances, le mois de septembre pour la rentrée, et ouais. pour ouais. pouvoir tailler. Mais globalement, il n'y a pas vraiment de période interdite. Et puis généralement, on refait une autre taille, mais alors vraiment plus de sculpture si je puis dire, En hiver, lorsqu'il n'y uh -huh. a plus de feuilles, de manière uh -huh. à bien voilà. aussi orienter les branches, réduire ouais. celles qui sont en surnombre, et puis voilà. voilà. Ouais. Non, non, il oui. n'y a, y a pas de problème. Alors, en, euh, Utiliser oui. les, des sécateurs de qualité hein, qui coupent très très oui. bien, ça c'est important pour éviter la transmission des maladies. Et surtout, surtout on l'oublie souvent, nettoyer les lames entre le, deux plantes, donc de façon à éviter de propager aussi les maladies. C'est souvent les, les outils de taille qui le font. Monique, bonne journée en Lorraine et merci pour votre appel. On revient dans un instant la météo des infos Patrick et puis on enchaînera avec les questions, vos questions au 3216 et la météo du jardinier aussi dans quelques instants. À tout de suite Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, votre jardin sur RMC. RMC, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est en Grande-Bretagne, sur le circuit de Silverstone. Aujourd'hui à 14h, les qualifs, et demain dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. Un point sur la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François. La météo eh bien sera des plus agréables ce week-end. L'été est là. Euh, quelques nuages bas ce matin tout de même au pied des Pyrénées, en Haute-Garonne, en Ariège, mais les éclaircies vont s'imposer dès le milieu de la matinée. Dans le nord également en Bretagne, en Normandie, dans les Hauts-de-France ciel légèrement voilé aussi, mais les nuages vont se dissoudre pour laisser place à un beau ciel bleu. Partout ailleurs, le soleil brille déjà, il va continuer toute la journée. Ce samedi sera très agréable et des températures euh, extrêmement chaudes. Hein, on va dépasser Les 30 degrés quasiment partout, nous sommes entre 4 et 5 degrés au-dessus des normales de saison ce matin déjà 16 degrés à Brest 17 à Paris, 22 dans la ville Rose à Toulouse, 22 aussi à Marseille cet après-midi, 30 degrés au Mans, 30 à Bourges, 30 à Limoges, 30 degrés également à Toulon et 37 degrés pour les maximales à Nîmes, il va faire chaud et la journée de dimanche, demain sera encore plus chaude qu'aujourd'hui La météo avec Top Garage 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé C'est RMC. 6h30, un point sur l'actualité avec Julien Coudreau. Bonjour Julien. Bonjour François, bonjour à tous. Veille de finale pour les Bleus. Les joueurs de l'équipe de France reprennent le chemin du terrain cet après-midi. Au programme, une séance vidéo et le dernier entraînement avant le grand soir. Demain, au Stade de France face au Portugal, Didier Deschamps devrait aligner la même équipe con que contre l'Allemagne. Lui ne jouera pas la finale. Mamadou Sako est disculpé. Le défenseur français avait été suspendu suite à un contrôle antidopage positif. Il est finalement blanchi. à cause de cette affaire, il n'avait pas été retenu en équipe de France pour jouer l'Euro. Le Tour de France, 84 km et quatre cols au programme des coureurs, 8ème étape aujourd'hui entre Pau et Bannière de Luchon, à vivre en direct dans l'intégral tour sur RMC, hier c'est le britannique Stéphane Cummings qui s'est imposé lors de la première étape de montagne. Du tennis finale femme du tournoi de Wimbledon cet après-midi, Serena Williams affronte l'allemande Angélique Kerber, chez les hommes Andy Murray sera opposé demain à Milos Raonic. Premier grand départ de l'été, premier bouchon aussi sur les routes, journée classée rouge sur le plan national on fait le point sur vos conditions de circulation dès 8 heures sur RMC, Si vous prenez le train là non plus, vous ne serez pas seul. La SNCF s'attend à transporter plus d'un million de voyageurs ce week-end. Et puis Barack Obama va écourter son séjour en Europe pour se rendre à Dallas en début de semaine prochaine. Dallas où cinq policiers ont été tués par un tireur isolé dans la nuit de jeudi à vendredi. Un homme noir de 25 ans, ancien militaire américain qui aurait agi par vengeance après les violences policières envers les Noirs. Du matériel servant à fabriquer des bombes a été retrouvé à son domicile. RMC, il est 6h31 et tout de suite c'est le retour du week-end des experts. François Sorel... Oui, avec Patrick Pilon, notre expert jardin. Merci beaucoup, Julien. Prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 7h. A tout de suite. Sur Internet, sur iPod, iPad, iPhone, sur votre télé, RMC partout, tout le temps. Ah, une petite question flash, Monsieur Miu Miu. Oui, oui, oui. Et c'est en moins de deux minutes que vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Rémi de Sens. Comment éliminer, Patrick, les chardons qui, qui envahissent pardon, ma pelouse Alors, s'il y euh, a plus de chardons que de pelouse, il vaut mieux la refaire entièrement. Ah, carrément. Voilà, bah, oui. comme ça, c'est radical. Oui, oui, oui. Après, s'il y a quelques chardons et pas, il y a moyen de les éliminer relativement facilement avec euh, des outils qui permettent de, de tirer la oui. racine. Mm -hmm. Donc, il y a notamment dans la marque Fiskars, je fais de la pub, mais tant pis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres euh, comme ça, un outil qui fait comme une sorte de pince. Donc, mais c'est pratique. Hein. Vous l'enfoncez comme ça, vous appuyez avec le pied, tchouc, vous sortez le chardon d'un coup. Ah oui. Sinon, vous pouvez utiliser une gouge à asperges. Ça, c'est très bien aussi. Donc, vous plantez verticalement, Au, au bord du chardon, puis vous soulevez, parce qu'il faut aller chercher la racine pivotante le plus loin possible. Après cela, il existe encore des désherbants gazon qui sont autorisés dans les jardins, ça va pas durer euh, très très très longtemps, et ça vous pouvez les utiliser euh, de manière euh, vraiment précise, euh, avec euh, le dosage vraiment euh, comme il faut, etc. Et l'avantage qu'il y a, ce sont des produits qui, bien sûr, préservent les graminées, Et empêche le développement ou même élimine tout ce qui est à feuilles épaisses. Donc si vous avez mm -hmm. des chardons, si vous avez aussi euh, des plantains ou des choses comme ça. Alors on les utilise en général 3 à 4 jours après une tonte. Donc vous tondez okay. tout et après vous attendez la repousse et à ce moment-là, avec le pulvérisateur, vous allez appliquer le produit bien uniquement, si possible, sur les plantes qu'il y a à éliminer. Donc on a aussi des engrais des herbes en gazon. Donc mm -hmm. vous faites d'une un, pierre de coups c'est-à-dire que vous éliminez les les herbes indésirables et vous stimulez la croissance des graminées qui auront été préservées. Voilà ce qu'il y a à dire là-dessus. 32-16 pour toutes vos questions jardin sur RMC, on vous attend RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute et au 7.32.16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. votre jardin Patrick Mulan, François Sorel Il est 6h34, C'est RMC, le week-end des experts, le jardin qui revient. Et à 8h, je vous rappelle, on changera d'univers, ce sera la maison. Avec Christian Pesson, on parlera de climatisation et de rafraîchissement de la maison, vous pourrez poser vos questions tout à l'heure sur ce sujet qui en plus euh, voilà, tombe pile poil, c'est l'actualité puisqu'il va faire chaud euh, ce week-end Alors moi je sais comment on rafraîchit le jardin c'est très simple, hein. le soir Psss, hop, on fait une grosse douche une grosse sur douche. les champs et c'est bien hein. en ce moment avec 30 degrés je vous le conseille vraiment vraiment Elles adorent vraiment. ça, ça leur fait du bien Est-ce que toutes les plantes doivent être douchées ah, Quand ah, cette période 30... de l'année Oui, quand il fait 30 degrés oui, alors bon il y a certaines fleurs extrêmement fragiles mais qui sont pas forcément très nombreuses dans les jardins, peuvent être gêné par ça. On me dit souvent, non, non, il faut pas arroser les feuillages des plantes. Quand il fait une chaleur comme ça, l'évaporation se fait tellement rapidement oui. que... La, la douche est plutôt favorable parce que ce qui est gênant, c'est que l'eau stagne Donc, oui, voilà, c'est ça. mais là ça risque pas même les rosiers même les tomates, vous pouvez les doucher en ce moment et on les douche quoi, à la fin de la journée ah, oui, oui, quand oui, oui. on arrose en fait bah, quand elles ont eu bien chaud dans la journée ah, là, pff, voilà, ça fait bien. Vous, vous vous douchez Vous c'est comme nous, euh, on a eu chaud, une petite douche Voilà, nous on le fait vraiment <rire> en ce moment, euh, tous les soirs quasiment, euh, c'est nécessaire et bien mais, sûr. parce que euh, sur des plantes comme mettons des camélias, des redonindrons des fougères, ou alors pire encore tous les hortensias Mais vous voyez tout de suite, en fin de journée, oui. vous bouf, ça, ça, ça tombe un peu, vous oui, savez, oui. ça fléchit. Alors là, ça vous donne le... Ah, il a fait trop chaud, il faut que je t'arrosse. Voilà. Et, Et vrai, ça, vrai. Ça, ça se requinque dans la nuit. Oui, oui, c'est est ça, ça. qui 6h35, c'était RMC, le week-end des experts Le Jardin. Profitez-en. Euh, L'un des meilleurs experts de France est là, chaque samedi à mes côtés, Patrick Mulan. Il y vos questions. 3216, jardin.rmc.fr. Dans un instant, ce sera la météo du jardinier, mais auparavant, nous accueillons Jackie. Bonjour Jackie. Oui, bonjour. Bonjour Jacquie, bienvenue avec nous. Bonjour, euh, dites-moi, euh, j'ai un réel problème là, euh, je, je suis envahi de, de bambous. Euh, j'ai regardé sur internet et on me dit, com on dit comme quoi il faut mettre une bâche par-dessus une fois qu'on les a coupés. Alors je suis un peu perdu. Oui alors, euh, vous êtes envahi par des bambous euh, que vous avez plantés ou qui sont développés tout seuls C'est-à-dire que... Non, c'est pas moi qui les ai plantés, j'ai acheté une maison... Oui, et il y, y, avait y avait des bambous, des bambous et... euh... oui. Oui. Bon, alors ce qui est... Vous n'avez pas 36 solutions, mon pauvre Jackie. C'est que la... La croissance des bambous est telle que vous êtes obligé de faire des barrières de limitation de leur développement. Donc si vous avez, par exemple, une touffe, une belle touffe de bambou dans un endroit qui vous convient, eh bien il va falloir... Faire une grosse tranchée tout autour de la partie que vous réservez au bambou. Et après, dans cette tranchée, que vous placiez, donc, des, ce qu'on appelle des barrières anti-rhizomes, de manière à ce que ces tiges souterraines que sont les rhizomes et qui sont extrêmement dures, c'est vrai que il faut les couper à la pioche ou à la scie quand on a besoin de les, des tranchées, euh, viennent pas, vraiment se développer, parce que c'est capable vraiment de ramper sur des mètres et des mètres, et d'émerger un peu partout, et au bout d'un moment, on sait plus où, où on en est. Donc il faut que vous fassiez cela, et ces barrières antirisomes, les vraies barrières efficaces, elles sont vendues principalement par la Pra France donc la bambouserette qui est à côté de, de Nîmes, là, en Duse, et qui vend un truc qui s'appelle Bar 70, b a 70, 70, parce que c'est 70 cm de profondeur. Dans le commerce jardin, dans les jardineries, on trouve des barrières rhizomes qui sont plus souples, qui sont faites de, de feutres jardin assez épais. Euh, si vous voulez vraiment une efficacité, je dirais qu'il faut souvent doubler l'épaisseur de ce genre de produit, parce qu'il y a une telle force, une telle Puissance sur le bambou que souvent il arrive à tra traverser ce, ce genre de choses souple. Alors, conseil là-dessus aussi, l'idée c'est de laisser déborder de quelques centimètres la barrière anti-rhizome hors du sol, de manière à ce que ça ne va pas empêcher la plante d'avoir envie de faire des rhizomes, mais elle va glisser le long de la barrière et ressortir à l'extérieur. Donc du coup, vous voyez très facilement le départ du rhizome nouveau, et vous pouvez le couper à ce moment-là avec un sécateur dès qu'il est jeune, parce que quand c'est jeune, c'est encore assez tendre, et c'est facile à éliminer. Mais dès que ça s'est durci, là, ça devient vraiment une galère. Il n'y a pas d'autre système, parce qu'effectivement, bon, on vous dit, vous allez tondre, ou vous allez euh, tailler tous les bambous à ras du sol. Alors, c'est vrai que quand vous taillez un bambou, Même une vieille souche au ras du sol, vous avez des repousses qui sont beaucoup plus herbacées, beaucoup moins costauds. Alors, déjà, ça peut être, entre guillemets, un avantage, mais ça n'empêche pas la plante de continuer à drageonner. Enfin, oui, à drageonner. Euh, si vous faites. Le, si vous recouvrez complètement le sol, une fois que vous avez taillé euh, le, les bambous avec une bâche toute noire vous allez épuiser la plante mais ça il faudrait laisser cette bâche plusieurs années parce que c'est tellement fort, tellement puissant en plus ça va ça pas vouloir non plus faire la chose suivante c'est que si la plante ne peut pas sortir à l'endroit où vous avez mis la bâche Son rhizome va continuer à se développer latéralement dans le sol, horizontalement, et ressortir plusieurs mètres plus loin. Donc, vous n'allez pas recouvrir l'ensemble de votre jardin avec une bâche euh, noire. Donc, on peut, on peut pas vraiment faire ça. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment ce que j'ai dit au départ. Donc, vous limitez la mais non, surface. mais moi, j'en veux plus, c'est justement. Ben, si vous en voulez plus du tout, euh, si vous voulez arracher tout ce qu'il y a, la seule solution, c'est une pelteuse parce ah bon que ben, vous n'y arriverez pas à la main. Hein ça dépend quel âge à la touffe mais si c'est des bambous qui font plusieurs mètres de haut et c'est tellement c'est tellement épais, c'est tellement dur c'est tellement dense que à la main c'est impossible à arracher, ça vraiment d'accord non mais ça je voudrais dire à tout le monde c'est que bien sûr les bambous c'est très sympa ça a un aspect décoratif certain c'est exotique, c'est joli mais après c'est envahissant donc Quand vous plantez des bambous, délimitez bien, oui, bien sur sûr. la surface que oui. vous voulez leur réserver avec ces barrières anti rhizomes sinon vous, vous allez partout. être embêté. Bien sûr. Mais moi j'étais dans le même cas que Jackie, on avait acheté notre maison mm -hmm. avec des bambous qui étaient en place, ils nous ont détruit complètement un dallage sur plusieurs mètres carrés, et il a fallu des années pour qu'on arrive à s'en débarrasser. il faut affaiblir petit à petit, non, arracher. Non, non, non, arracher. On, a, on les a extraits, ah, si, ouais, si ouais. vous n'extrayez pas complètement la souche de ces bambous, et Dieu sait si elle est Quand on vous dit 70 cm, c'est à peu près ça. Mais c'est tellement dur ah oui. qu'il faut... Euh, c'est pour ça que je dis un coup de pelteuse et puis là, ça marche. Mais sinon... <rire> Encore faut-il arriver à faire de bah, la Il faut... bon, y a maintenant des toutes petites pelteuses qui arrivent à passer même dans une porte normale de 70 cm ah ouais. de large. D'accord. Oui, oui, oui, oui. Et qui sont déjà des outils qui peuvent vous aider qui, euh, voilà, qui... à travailler un petit peu. de la peu. puissance. Voilà. Il est 6h41. C'est RMC, le week-end des experts. Dans un instant, nous aurons Rémi, mais auparavant, les amis, euh, eh bien c'est notre météo du jardinier. Nous sommes donc le samedi 9 juillet 2016, avec un soleil qui s'élevait tout à l'heure à 5h57. Se couche ce soir à 21h53, on a encore de belles, longues journées, il faut en profiter. Cela dit, on perd une minute de soleil, on a 15h56 ensoleillement aujourd'hui, et on fait une grosse bise aux Amandines, entre autres aux Marianne, aux Irma et aux Hermine. Voilà. Oui, et même Procule. Ah, en fait, c'était la Sainte procule mais c'est la martyre patronne de, de Ghana dans l'Allier. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent s'appeler Procule aujourd'hui. Bonjour Procule, non, pas Mais on dit à la Sainte-Procule arrive la canicule. Ah ouais, Oui, c'est ça. Bah écoutez, là, c'est pas trop trop mal. Hein. On dit aussi à la Sainte-Procule ombrage des auricules. Quels sont les auricules Ce sont des petites primevers qui vivent dans les montagnes, qui font des fleurs magnifique, mais qui aime pas vraiment trop la chaleur, et à Sainte-Amandine de Rose, les pucerons pucerondines. Et oui, souvent c'est un peu le cas <rire> en ce moment. Bien que, euh, honnêtement, moi, j'ai pas de pucerons sur les rosiers. J'en ai... Hein. Sur les rosiers bah ouais, ouais. Ah oui mmh. Ah, ah, ah. Bah bah oui. oui Vous m'avez fait vous donner de lanti limace ce matin, <rire> vous avez dû me demander de l'anti-puceron. Eh ben voilà, c'est ça. Bon, c'est pas grave, attendez. Alors, donc le 191e y jour de l'année... Et le 18e jour du signe astrologique du cancer. Alors, on, les anniversaires, tiens, Pierre Perret, William Scheller, Tom Hanks, Kelly McGillis et Kurt Love. J'ai ah. trouvé ça. Je vous les ai donnés dans l'ordre des plus âgés jusqu'au plus. <rire> Je vous donne pas les dates. Non, non, non. Alors, notre météo. Bah, écoutez, bon, évidemment, hein, comme on vient de vous le dire tout à l'heure, Un dimanche absolument radieux, il y a pratiquement pas de vent, donc il y a une grande douceur dès le matin avec un mini euh, de 15 degrés dans le potentin jusqu'à déjà 25 sur les rives de la Méditerranée. Du soleil partout, des températures qui resteront fraîches du côté de Cherbourg puisqu'on n'aura que 17 degrés mais qui dépasseront les 35 du côté d'Avignon. Et notez quand même, euh, a priori, Météo France prévoit qu'il fasse plus chaud demain À Paris qu'à Nice. On aurait 29 à Paris, 27 à Nice. C'est assez rare, notamment en été. Mais ce qu'il y a bien, c'est qu'il y aura un peu de vent. Donc, un, ça va rafraîchir la place. C'est un vent léger quand même, hein, quand on regarde. Hein, sur Météo France, là, moi demain, j'ai des rafales à 40 quand même. Mais 40 sur les côtes de Contentin, c'est rien du tout. À Paris. À Paris. Hier soir, j'avais pas ça. Bah voilà. Là, oui, je ça. suis en temps réel sur la, la carte oui. de Météo France. Non, mais en fait, le, le problème qu'on a aujourd'hui, d'abord, les, les vents sont tourbillonnants. Euh, ils ne sont pas vraiment euh, installés, mmh. du moins pour l'instant. Et on a des, des valeurs de, de sécurité qui sont de, de l'ordre de 3 sur 5, donc c'est pas vraiment 100% garantie. Alors, c'est quand même le bon moment pour sortir, comme j'ai dit ce matin, le barbecue, le parasol, le meuble de jardin, et puis, euh, agrémenter tout ça de, de petites plantes aromatiques. Moi, ça, je vous conseille vraiment, même si vous avez qu'une fenêtre ou qu'un balcon, faites-vous une petite jardinière de plantes aromatiques. C'est tellement sympa. Et puis, on l'a dit déjà, mais arrosez bien tout le jardin très copieusement en fin de journée. Douchez les plantes comme les rhododendrons, les camélias, les fougères, les, les magnolias. Enfin, tout ce qui aime bien une certaine humidité. On aura à partir de lundi, une possible dégradation orageuse dès le matin, de la Champagne-Ardenne au sud du massif central, et puis qui va se dé déplacer jusqu'aux Alpes dans la journée, donc avec des nuages et des pluies d'intensité variable pratiquement sur toute la France, hormis euh, Pacard ou Sillon et Corse, mmh. comme d'habitude, et avec une nette baisse de température dans le centre du pays, puisqu'on aura 22-23 contre 28-29 la veille, donc attention, à des forts orages sont prévus dans le courant de la nuit, au sud d'une ligne Biarritz-Strasbourg, donc sur le jardin, où, Bon bah vous pouvez laisser un peu les choses se faire. c'est pas une grande, une grande période d'activité jardinière. Donc, quand les conditions sont pas super, bah vous ne jardinez pas, ça fera, mmh. pas de, ça fera pas de mal au jardin. Après, on va avoir une installation du vent, effectivement, à partir de mardi, plutôt vers l'ouest. Mais... Ce ne sera pas très très énergique comme, comme vent, mais ça va intensifier la zone orageuse qui va aller jusqu'à la, la Gironde. On aura encore des matinées donc relativement fraîches, moi je trouve, pour la saison dans la moitié nord, puisqu'on sera entre 14 et 18 degrés, mais ça va baisser les les, les jours suivants, puisque le lendemain, on n'aura que 12 à 15 degrés dans la moitié nord, avec un vent très mitigé, avec du, du vent d'ouest, donc qui apporte toujours de l'humidité, mais toujours ce grand beau temps sur la côte d'Azur, sans chaleur excessive, puisqu'on aurait seulement à 27 degrés en maxi en Corse, et donc euh, seule la moitié ouest du pays devrait être épargnée, épargnée par la pluie euh, à partir de mercredi donc là, bah, vous pouvez jardiner tranquillement mais rien ne presse évidemment au jardin et puis jeudi, même chose, hein, toujours fraîcheur de nord, euh, toujours des pluies peu soutenues, dès le petit matin euh, voilà, alors bon, euh, vous pouvez vous pouvez profiter dans le nord du, du fait qu'il va pas faire trop trop chaud pour faire des gros travaux, si vous voulez poser des dallages, construire des murets, mettre une clôture, une pergola, des choses comme ça Et vendredi. et vendredi, Amélioration prévue. Ah. Avec une fraîcheur matinale, parce qu'il y a des zones où on n'aura que 11 degrés, dites C'est quand même pas beaucoup. Et beaucoup plus de douceur dans l'après-midi, avec de 18 à 31 degrés, et certainement, certainement, un week-end prochain radieux. Donc, vous aurez un 14 juillet, un 15 oh, juillet, formidable. Très bien. Hein. Bon voilà, ça fait du bien, hein, oui. toutes ces bonnes nouvelles et avoir un peu de soleil, euh, un peu partout en France en plus. 6h47, on revient dans un instant Patrick et nous aurons Rémi qui va nous parler de son cerisier qui visiblement serait envahi de pucerons. Oui, bah écoute, oui, bon, un classique. Oui. C'est ce <rire> ça, allez, 32-16, jardin-rmc.fr, n'hésitez pas à nous appeler, à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Salut, c'est Jeannot noël Vous êtes prêts pour la finale L'ultime rendez-vous dans cet Euro 2016. Demain, 21h, au Stade de France, Portugal-France. Les joueurs de Deschamps ont l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire du foot français. Tout un peuple sera derrière les bleus. L'Euro, c'est unique sur RMC. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Ce soir à 20h50 sur RMC Découverte, des têtes brûlées au volant des plus gros camions du monde. Pieds au plancher, ils tracent sans relâche sur les routes les plus déglinguées du bouche australien. Les routes de l'enfer, c'est ce soir dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24.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 du week-end des experts le jardin notez que tout à l'heure on va parler de bouquets de composition florale entre 7 et 8 c'est vrai voilà. que c'est le moment de, de faire de beaux bouquets alors on peut les acheter certes ça tout au long de l'année mais aussi on peut les faire hein, si on a un petit jardin euh, est ce qu'il y a des endroits où on peut euh, je sais pas moi dans des champs prendre des, des fleurs comme ça c'est oh. autorisé ou pas tiens si vous êtes par exemple dans un mais... champ de blé de, de, de, vous pouvez récupérer ce qu'il y a dans le champ de blé oui. des coquelicots, des, des bleuets, etc en revanche, si vous êtes en montagne si vous êtes dans des zones vraiment naturelles, sauvages Il faut quand même euh, se méfier. Parce que, bon, d'abord, les plus belles plantes sont souvent les plus rares aussi, parce que, justement, elles ont attiré la mmh. poitise de beaucoup d'amateurs, et c'est le, le meilleur moyen de, de réduire leur, leur possibilité de se reproduire, puisqu'une mmh. fleur, c'est ça qui permet à la plante de faire des graines. Hein, bien sûr. Bien. Voilà. On en parlera tout à l'heure, on vous donnera aussi quelques astuces pour bien conserver ces bouquets le plus longtemps possible. voilà, voilà Qu'est-ce qu'il qu faut pour faire, préparer comment, comment organiser ouais, un bouquet Oui, aussi. tout à fait. Voilà. Mmh. Ça se fait pas comme ça. Généralement, on prend un tas de fleurs, <rire> Non, il <rire> y, y a mieux à faire. Ah non, mais c'est vrai, il y, y a des gens qui ont un vrai talent pour faire de, de, de magnifiques bouquets. Y a les accessoires et le choix des vases, c'est important aussi. Ça sera tout à l'heure entre 7 et 8. Mais d'ici là, Rémi est à... Avec nous au 32 16. Bonjour Rémi. Oui, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Et... petite remarque à monsieur Piou -Piu. Il Alors... a fêté l'anniversaire à toutes les personnes et moi il n'a rien dit. Aujourd'hui j'ai 69 ans. Ben, bon, oh, anniversaire. Là, là, Rémi. Bon, bon anniversaire Rémi. Bon anniversaire. Voilà. Mais vous n'êtes étiez... pas sur le calendrier Rémi. Mais mon calendrier, moi, il est des 1947. Ah ben voilà. Mais parce qu'en fait, sur celui de Patrick, vous n'y êtes pas. On va corriger ça, hein voilà. Comme ça, chaque voilà. année, on dira, ben voilà, l'anniversaire de Pierre Perret, mais aussi de voilà. Rémi. Et voilà, aussi de Rémi Toulousain. Le Rémi Toulousain, parfait. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous arrive voilà. alors, Rémi Moi, ce qui m'arrive, c'est que, une fois, je vous ai appelé au sujet de mon cerisier qui était plein de pucerons. Oui Alors, euh, Monsieur Pupiu M. Pupio m'a conseillé... Ah moi, Pupio, c'est plutôt Miu Miu, est... hein, mon, mon, mon surnom. C'est Miu Miu, c'est pas Piu, -Piu. Miu, Miu. Piu Miu, Piu, Parce que j'ai un joueur qui, qui s'appelle Piu Piu. Non, non, non, là, lui, c'est Miu Miu. <rire> moi, je suis pas un bon joueur. Moi. <rire> Alors... Ouais, ouais, moi, mon, mon joueur il a 19 ans, alors il y a une différence, je l'ai mm. rajeuni. Alors <rire> qu'est-ce qu qui s'est passé avec les pucerons bon, alors Il m'a conseillé d'enlever les feuilles complètement, parce qu'elles étaient toutes noires. Oui, oui bien sûr. Ouais. Hein, voilà, j'ai enlevé les feuilles et c'était nickel. Maintenant, il n'y a plus de pucerons. Mm. Mais je voudrais simplement qu'il me donne un conseil pour l'année prochaine, au cas où il faut... Euh, soigner avant qu'il y ait tout ça, c'est-à-dire la bouillie bordelaise à quel moment Non non non non, dois... non non non non non non ah, bon, bon, d'accord d'accord. La aïe, bouillie aïe. bordelaise mais bon sang euh, je le dis souvent mais la bouillie bordelaise ouais. n'est pas un insecticide, la bouillie bordelaise est un fongicide donc ça ne fait que traiter les maladies cryptogamique, donc apporté par des champignons. Donc vous pouvez mettre tous les milliers de litres de bouillie bordaise que vous voulez sur les pucerons, ça leur fait strictement rien. Donc si vous voulez euh, éliminer des pucerons, il va falloir agir avec un insecticide. Alors dans les insecticides naturels autorisés au jardin, il y a les pyréttres naturels, donc qui sont des insecticides extraits d'une sorte de chrysanthème qui pousse en Afrique, euh, donc le, le, un pyréttre et Là, vous avez donc une action de contact direct. Donc ça, il faut les faire ce type de traitement dès que vous voyez les premiers pucerons. Toutefois, le défaut de ce genre de, de traitement, c'est que ce n'est pas sélectif par rapport aux autres insectes. Donc il va falloir traiter hors période, bien sûr, de floraison pour laisser les butineurs faire leur travail de pollinisation et ne pas risquer de les détruire par un un produit qui serait inadéquat et surtout donc de le traiter de façon diligente en ne pulvérisant que les endroits où il y a les premiers départs de colonies de pucerons. Sinon, eh bien, il faudra refaire la même chose que ce que je vous avais conseillé euh, au, au printemps, à savoir que dès que vous voyez les feuilles crispées sur les jeunes pousses de cerisier, eh bien, vous repassez avec le sécateur et vous éliminez vos pucerons. Mais il n'y a pas moyen de, de faire autrement. parce on a pas. Alors si, vous pouvez introduire aussi euh, des... Comment des auxiliaires comme des coccinelles mais sur des cerisiers ça va vous ruiner parce que qu'un petit sachet de coccinelles d'une cinquantaine ou soixantaine de coccinelles je ne sais pas ça vaut 10 euros donc il faudrait en mettre au moins 10 sachets ou 15 sachets ça va être trop trop trop, trop élevé comme investissement laissez peut-être aussi la nature un peu faire les choses alors j'aurais tendance à dire et ça évidemment ça c'est un, un regard très écologisant c'est de se dire il faudrait qu'il y ait plus d'oiseaux dans les jardins, parce que beaucoup d'oiseaux euh, consomment les pucerons, parce qu'ils ne sont pas simplement des consommateurs de cerises, et beaucoup sont un peu omnivores, et puis vous avez des oiseaux qui sont purement 100% insectivores, et donc laisser un équilibre biologique se faire. Mais... Vous êtes certain, dans ces cas-là, de récolter peu de cerises. Hein. Ça, c'est parce que les oiseaux vont se gaver avant vous, généralement, parce qu'ils <rire> vont manger oui. les cerises avant qu'elles soient au mur. Donc voilà, on n'est pas. Enfin, moi, je voudrais quand même insister sur ça. On présente aujourd'hui la nature comme étant une sorte d'Éden euh, dans lequel tout se passe bien, tout est beau, euh, on est dans le monde des bisounours, etc. Ce n'est pas vrai. La nature est quelque chose d'extrêmement agressif dans lequel le monde est un monde de de guerre, de de, on se mange, on se dévore, on se on se tue, etc. Et nous, on est là en regardant euh, des de, euh, écolos du 16e en disant bah tiens, oui, euh, tout va bien parce qu'on va rien faire. Bah non, ça fonctionne pas comme ça. Donc soit on veut récolter des cerises et il faut prendre quelques mesures de précaution pour effectivement se conserver les cerises par rapport à ceux qui veulent nous les dévorer, soit ben on laisse faire et puis à ce moment-là, il faut pas attendre des miracles sur la récolte. Tout simplement. Voilà, c'était mon coup de gueule du matin. Voilà, une dernière question, vous, vous pouvez m'indiquer, euh, c'est-à-dire vous, vous, euh, vous avez sorti un livre sur les jardinages ou... oh, J'en je y y y je, ai ouais. à peu près écrit 120 quoi, non mais il y, y, a, y a un livre dans lequel il y a à peu près tout, c'est Le Truffaut voilà. qui est édité chez Larousse, c'est 960 exactement. pages et puis vous pouvez lire là-dedans tout ce qu'il faut. Parfait, merci Rémi, on enchaîne avec Annie maintenant qui est là, bonjour Annie Oui, bonjour. bonjour euh, merci de envie. me prendre. Voilà, nous avons planté un rejet d'un figuier, un figuier que j'ai récupéré chez mes parents, et il y a à peu près six, six ans, je pense, euh, au décès de maman. Et ce figuier a bien prospéré, il fait à peu près plus de deux mètres de hauteur, mais ne, il ne fait jamais de fruits. Il fait des feux qui se développent, qui se développent, mais jamais fait de fruits. Ce, ce rejet, savoir... Annie, vous l'aviez pris sur un, un figuier qui fructifiait bien? Ah oui, il était, bon, il était magnifique. C'est un figuier que... qui avait 40 ans. D'accord. Parce que souvent on prend des, des choses, par exemple des figuiers, il y a beaucoup de gens qui en prennent un peu dans la nature comme ça, et puis ils se retrouvent non, avec non, ce qu'on appelle des capri-figuiers qui ne sont pas des, des figuiers non, très productifs. C'est belle des belles figues rouges, et puis c'était affectif, c'était le jardin de mes parents, quoi. La maison, voilà. on l'a vendue. Mais oui, oui. Y a, y a il y a deux choses à dire là-dedans. Vous me décrivez votre figuier comme étant assez vigoureux, il fait beaucoup de feuilles, tout ça, il va très bien, donc il se plaît peut-être un peu trop, il faut savoir quand même que la vigueur est inversement proportionnelle à la fertilité, donc ça veut dire que plus une plante pousse, développe des tiges et des feuilles, moins elle a la tendance à fleurir et à fructifier. La deuxième chose, c'est généralement aussi une question tout simplement d'exposition. Euh, ah. Si... Euh, Moi, j'insiste là-dessus, c'est qu'une plante qui ne donne pas satisfaction dans un endroit, il faut impérativement la déplacer. Parce que, à l'endroit où se trouve votre figuier, surtout si c'est depuis six ans, il est fort probable qu'il y ait quelque chose que l'on est incapable oui. mmh. de déceler, qui l'empêche de produire ses figues. Donc. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'est pas bien où il est. Voilà. Ouais. Ben, il n'est pas bien. Si, il est peut-être bien il est peut-être même d'ailleurs trop bien, ah, peut-être peut que bien. le sol est trop bon, enfin j'en sais rien, mais de toute façon, si depuis 6 ans il n'a jamais fait la moindre velléité de fructifier, ça ne va pas être demain que ça va, com ça va commencer. Surtout si, surtout si c'est un rejet. Quand c'est un semis, on peut, on peut se poser des questions parce que souvent les plantes issues de semis elles se mettent à fructifier très très très loin. Longtemps, ça peut durer 10-12 ans parfois. Bon, pas sur les filles mais d'une manière générale. Donc, dans votre cas, Et ça je le dis pour tout le monde, une plante qui fleurit pas, une plante qui vous donne pas satisfaction dans un endroit, vous la déplacez. Donc votre figuier, vous allez attendre bien évidemment la fin de saison, hein, à partir de fin octobre, vous pourrez l'arracher quand il aura perdu ses feuilles, tranquillement, et le déplacer dans un endroit <coughs> aussi ensoleillé que possible, et à l'abri des, euh, des vents dominants, ça c'est vraiment très important. Merci beaucoup Annie Et Patrick, il est bientôt 7h, on va retrouver la météo, et oui, les ça infos, va ça va vite. Et un spécial bouquet Composition Florale avec Patrick et notre invité. Notre invité qui nous attend juste à côté, qui est venu avec un magnifique bouquet, Patrick. Euh, ça va être superbe. Bon, on va faire une petite photo qu'on va poster sur la page Facebook de Votre Jardin. Euh, tout cela après la météo et les infos, bien sûr. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, Votre Jardin. Bon dia, con alegria, avec RMC, on est déjà Rio pour les Jeux Olympiques 2016. Dès le 5 août, RMC passe en mode Olympique. C'est l'heure de la météo avec Jean-Baptiste Berger. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François. Alors c'est un week-end aussi ensoleillé que sportif. Effectivement, demain, finale tant attendue de l'Euro de football. France-Portugal, il va faire chaud au Stade de France. Et ce samedi, huitième étape du Tour de France entre Pau et Bannière de Luchon. Même si ce matin on remarque quelques nuages bas au pied des Pyrénées, très vite cyclistes et spectateurs auront droit à un beau ciel bleu. De manière générale, François, la journée d'aujourd'hui sera belle quasiment partout. Encore quelques nuages dans le quart nord-ouest, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, quelques nuages aussi dans les Hauts-de-France jusqu'en Alsace mais ces régions ont connu pire et on peut dire que la journée sera estivale là-bas et puis les températures, elles sont chaudes ce matin il fait déjà 17 degrés à Lille et Paris 20 degrés à Lyon, 23 degrés à Perpignan et Nice, cet après-midi quasiment euh, tout le monde va dépasser les 30 degrés avec un record attendu à Nîmes dans le Gard à 37 degrés, 35 à Marseille jusqu'à 30 degrés à Paris vigilance hein, car en début de saison, début juillet il vous suffit seulement de 20 minutes pour attraper un coup de soleil, alors on se protège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 Dans un instant, le retour du week-end des experts jardins. Il est 7h sur RMC, toute l'actualité. Julien Coudreau, bonjour Julien. Bonjour François. Le compte à rebours pour les Bleus. Dernier entraînement cet après-midi, 24 heures avant la finale de l'Euro face au Portugal. L'accent est mis sur la, la récupération. Les Etats-Unis sous le choc après la fusillade de Dallas. Le tireur est un ancien militaire de 25 ans qui voulait tuer des policiers blancs. Il aurait agi par vengeance après les violences policières contre des Noirs. Et puis cette fois, l'été est bien là. Première chaleur et premier grand départ. Ce week-end dans le sud, tout est prêt pour accueillir les vacanciers. Vous le verrez 7h sur RMC, bonjour à tous. Ils ont à peine eu le temps de fêter ça, les Bleus sont déjà de retour sur le terrain, 48h à peine après leur brillante victoire face aux Allemands. Dernier entraînement cet après-midi à Clairefontaine pour préparer la finale demain face au Portugal, un délai très court. Mohamed Bouafsi. tout est fait pour que les Bleus soient au top de leur forme demain soir. Régénération des organismes et récupération ce sont les maîtres mots qui règnent dans la tête de Didier Deschamps à 24 heures de débuter ce match contre le Portugal. Hier la séance a été très légère pour les Bleus à Clairefontaine un petit décrassage et des footings pour les titulaires de l'exploit contre l'Allemagne on a soigné les bobos des joueurs, notamment le genou d'Olivier Giroud. Aujourd'hui au programme des Bleus, une séance vidéo pour connaître les failles et les forces du Portugal avant un entraînement tactique et peut-être une mise en place pour les Bleus en fin d'après-midi à Clairefontaine et pas au Stade de France mais Didier Deschamps connaît déjà la composition des L'équipe qui va affronter les Portugais, ce sera la même que contre l'Allemagne avec Oumtiti en défense et Moussa Sissoko sur le côté droit de l'attaque. Une équipe déterminée pour remporter le troisième championnat d'Europe de l'équipe de France. Mohamed de si deux jours seulement hein, donc pour préparer une finale d'un championnat d'Europe. Le calendrier fait beaucoup jaser. Mais qu'en pensent les premiers concernés, les joueurs Eh bien, au croire, le milieu de terrain, Blaise Matuidi, c'est peut-être un mal pour un bien. Je suis très content que ça arrive aussi vite parce que c'est vrai que d'attendre encore une semaine ça aurait été dur. Donc, Là, ça arrive vite. Alors, on n'aura pas le temps de gamberger on va dire, et tout de suite, on, on sera, on est, on est dedans. Et là, maintenant, on est, on est, on est tourné vers dimanche et, et cette finale. Donc, je pense que c'est sûr qu'on sera prêt parce que dimanche, ça sera le, le match de notre vie. Donc, on va tout donner comme on a fait jusqu'à présent. La Blaise Matuidi au micro de Saber Farges Eux aussi comptent bien tout donner. Les supporters des Bleus, ils seront nombreux à donner de la voix, encourager au stade, dans les bars ou depuis le canapé du salon. Il y a ceux pour qui la Soirée organisée depuis longtemps et ceux qui ont été un peu moins prévoyants comme Jean, il est aide-soignant dans le Var, ils n'avaient pas vraiment prévu le superbe parcours des Bleus. On a vite pris des billets en catastrophe ce matin sur euh, TGV low cost. Après, on a vite réservé des hôtels où on a l'habitude de, de, se rendre sur Paris. Je me suis arrangé avec ma cadre qui gère justement le service de nuit où je travaille. J'avais dit que si la, la, France était en finale, euh, je ne serais pas présent et que bon, qu'elle me donne un congé annuel ou euh, une récup. C'est si un jour que j'aurais peut-être utilisé pour autre chose. Ben, ce jour-là, je le prends pour aller voir les bleus euh, au Stade de France. Même s'il y avait des grèves de train, je serais même venu en roller, en stop. J'aurais fait le nécessaire pour être là. Elle ouais, était prêt à tout. Jean a recueilli son témoignage par Léa. Zachary, notez qu'RMC bouleverse ses programmes pour vous faire vivre cette finale France-Portugal. 40 heures d'antenne non-stop à partir de demain matin 8h jusqu'à lundi soir, minuit. En attendant, il est 7 h 3 sur RMC. Direction les états unis Cinq policiers tués, sept autres blessés du jamais vu depuis le 11 septembre 2001. C'est le bilan de la fusillade de Dallas. On en sait un peu plus ce matin sur le profil du tireur présumé qui a été abattu pendant l'intervention des forces de l'ordre. Il s'appelle Micah Johnson. Il s'agit d'un homme noir de 25 ans, réserviste de l'armée de terre. à précision du ministre américain de la Sécurité Intérieure, Jay Johnson. À ce stade de l'enquête, nous pouvons dire que la fusillade est le fait d'un seul tireur. À notre connaissance, cet homme n'a aucun lien avec une organisation terroriste internationale, quelle qu'elle soit. Mais l'enquête est toujours en cours pour déterminer quelles sont les raisons qui l'ont poussé à commettre ce crime. Cinq policiers de Dallas ont été tués. Nous pleurons leur mort et nous prions pour les blessés. Et la police a retrouvé des armes et des munitions à son domicile ainsi que le matériel nécessaire pour fabriquer des bombes. Il aurait agi par vengeance après les violences policières envers les Noirs. Les drapeaux américains sont en berne pour une durée de 5 jours. La campagne présidentielle est-elle suspendue En France, l'espoir immense, celui de la famille d'Aurélie Fouquet, cette policière municipale tuée après le braquage raté d'un fourgon blindé il y a 6 ans. 8 personnes ont été condamnées dans ce dossier en France mais on ne connaît toujours pas l'identité du tireur. Le Suspect numéro 1 était en fuite lors du procès. Il a depuis été arrêté et sera jugé à partir de demain en Algérie. Un vrai soulagement pour la mère d'Aurélie Fouquet. J'espère la vérité. Nous n'avons pas le nom euh, de la personne qui a, euh, qui a tué ma fille. Et puis euh, d'avoir quelqu'un en face de nous qui ne se terre pas dans le silence, qui puisse euh, dire les faits, qui puisse effectivement avouer euh, au moins ce qu'il sait. Cet individu euh, a pensé que dès le lendemain, il pouvait fuir en Algérie pour ne pas être rattrapé par la justice. Euh, la justice algérienne l'a rattrapé pour le juger. Si c'est vraiment le tireur, j'aimerais qu'il puisse l'avouer. Le début des grandes vacances et des premiers grands départs, week-end classé rouge sur l'ensemble de la France. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à prendre la direction des plages et du soleil. Sur la côte d'Azur, tout est prêt pour accueillir les vacanciers comme au camping de la Barque à saint agulphe dans le Var. Reportage Elodie Messager. Chaleur, champ des cigales et piscine à 24 degrés, l'environnement est idéal au camping de la Barque pour accueillir les juilletistes très nombreux ce week-end, explique Christophe, le gérant. Tout est dans le verre, c'est bon. On est complet à partir de ce week-end. Ça va bouger, hein. on va avoir 600 personnes sur le camping, on les attend, les bras ouverts. Et pour mettre les juilletistes dans le bain des vacances, un pot d'accueil est organisé. C'est une sangria, c'est un ponche, des jeux pour les mettre dans l'ambiance. Qu'ils oublient ce trajet hein, avec les bouchons qu'il va avoir certainement ce week-end toute la grisaille qu'ils ont eue cet hiver dès qu'ils arrivent et c'est de la bonne humeur on a envie de pour assurer une ambiance festive le camping a tout prévu avec une équipe de 8 animateurs particulièrement motivés comme Amina on est content enfin que ça arrive, ça y est ce week-end ça commence l'équipe elle est prête, on a nos animateurs on a les soirées karaoké soirées loto et c'est parti pour deux mois et au programme ce week-end full party DJ et Cracheur de feu Un bien beau programme en perspective. Reportage d'Élodie Messager. Et puis sachez que si vous êtes sur la route des vacances, tiens, eh bien, on fait le point sur vos conditions de trafic à partir de 8 h sur RMC. Ce sera toutes les demi-heures. Le Tour de France, huitième étape aujourd'hui entre Pau et Bagnères de Luchon, la deuxième dans les Pyrénées après la victoire hier du Britannique Stéphane Cummings, première étape de montagne hier donc, et déjà des dégâts du côté des favoris, des illusions notamment pour le français Christophe Pinault qui perd près de 3 minutes au général sur le principe favori Christopher Froome. J'ai pas le niveau pour poursuivre les meilleurs, c'est tout. Hein. On travaille pour être prêt à 100% et puis voilà, ça marche pas. Dès que, dès que j'arrive sur le tour, et qu'il fait chaud, ça marche pas. Donc voilà. Déjà l'an dernier, dès la première étape, ça montagne c'est ouais, l'objectif à mort. Quoi. Forcément on a assommé, ouais. c'est beaucoup de préparation et ouais. faudra se remettre dedans, ça va pas être simple et euh, voilà ouais. on va essayer de, de, re de retrouver des objectifs et euh, passer une bonne nuit et puis réfléchir. Ouais. La déception de Thibaut Pinot et non pas Christophe Au micro de Georges Quirino Thibaut Pinot qui on l'espère fera mieux lors de l'étape du jour Elle est bien sûr à suivre sur RMC en direct Dans l'Intégral Tour à partir de 15h En basket l'équipe de France Joue sa qualification pour les JO de Rio Ce sera cet après-midi, demi-finale du tournoi De qualification face à la Turquie Seul le gagnant ira au Brésil Ça passe ou ça casse, pour les des bleus Michael j'ai la balle C'est à la vie ou à la mort et, et Il va falloir qu'on rentre mieux, mieux, dans mieux dans son match C'est une équipe qui a qui a un peu de tout, hein. ils ont des shooters, ils ont un bon meneur, ils sait ils y jouer à l'intérieur, donc il, il va falloir qu'on défende sur, qu sur tous les tableaux. J'ai la balle au micro d'Antoine Arlo, il est 7h08 sur RMC, François Sorel, oui. les courses c'est du côté d'Anguin si je ne me trompe pas cet après-midi. Exactement, avec les pronostics de la Dream Team RMC, Sébastien Arras. nos conseils de 14, Viking Vabene, le 11, Tom Rush, Luis Fernandez fait confiance au 6 romanesque et Laurent Guédard quant à lui attire l'attention sur le 9, Alderman et le 5, Ulula Bella, le 14, le 11, le 6, le 9 et le 5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 7h et 9 minutes, c'est RMC, c'est le week-end des experts. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Et bienvenue sur RMC, euh, deuxième partie de notre rendez-vous jardin. Et puis, juste après, on enchaînera avec la maison. C'est comme ça, chaque samedi, 8h, 10h, Christian PC me rejoindra. Euh, le bricolage, de la maison, la déco vous savez, n'ont aucun secret pour lui et tout à l'heure entre 9 et 10 on évoquera le fait de rafraîchir sa maison c'est vrai que les grosses chaleurs arrivent euh, comment rafraîchir la maison et supporter la hausse des températures, la clim, la ventilation, l'ombrage le puits canadien aussi qui est une bonne solution euh, on en parlera donc entre 9 et 10 et vos questions sur ce sujet bien entendu mais d'ici là le jardin, deuxième partie Patrick, on va parler de bouquets de composition florale ce matin avec un bouquet qui vient d'arriver dans le sud Qui est magnifique. Sérieusement, je ne pense pas n'avoir déjà vu un aussi beau. Alors déjà, je dois avouer que dans ce bouquet, il y a une plante que je connais pas. Et on a ça, discuté alors, attendez, avec notre ça, un scoop. Et c'est vrai que le, entre les fleuristes et les botanistes, on ne parle pas toujours le même langage parce que les fleuristes ont un, des appellations, on va dire assez vernaculaires et puis euh, qui sont à eux sur sur les végétaux et on a on a cette cette fleur bleue euh, moi je dirais que ça ressemble à un polémonium mais, mais bon euh, voilà donc on, on a euh, on va déjà décrire ce, ce bouquet vous allez le Alors, pouvoir le voir sur la page Facebook oui, on dans va, quelques instants photo on va mettre donc sur la page il y Facebook une composition c'est ça qui m'a fait aussi inviter Magide, et on va vous le présenter dans dans deux secondes c'est-à-dire c'est l'association de la fleur traditionnelle que l'on voit avec le glaïeul et la fleur sauvage, la fleur des champs, le côté champêtre et naturel. Magide, bonjour, bienvenue bon. avec nous. Bonjour Patrick, merci. Ravi de vous, de vous recevoir, donc vous avez une boutique qui s'appelle Muse, donc déjà on sent qu'il y a de l'inspiration qui, qui est dans l'air, qui est dans le, le coin de Montmartre, à Paris. Ah, absolument. Et quand j'ai reçu votre dossier donc de de présentation de, de votre art, parce qu'en fait vous êtes un, un styliste, vous travaillez pour, le, pour Dior, vous travaillez pour Van et Arpels, vous travaillez pour John Glaziano, donc vraiment pour des, des gens qui sont aussi des stylistes. Euh, je me suis dit, il faut qu'on l'invite parce qu'il va nous raconter des choses magnifiques sur les bouquets. Alors, ma première question, ça serait, qu ce serait, qu'est-ce qu'un bouquet Qu'est-ce qu qu'il doit y avoir dans un bouquet pour que ce soit réussi Bah, je, je pense que chaque fleuriste a une manière de travailler avec les végétaux. Alors dans le micro. Magie, attention, oui, c'est important. Voilà, c'est bien. Et, et moi personnellement, pour réussir faire un bouquet, idéalement, c'est mieux de, de mélanger. Moi, je mélange personnellement beaucoup de choses. Avoir et une générosité. J'aime bien des bouquets très généraux. pour, pour qu'on puisse mettre beaucoup de temps à regarder le bouquet, et découvrir des différents végétaux dans un bouquet. C'est vrai que ça c'est intéressant d'observer un bouquet. Voilà, en fait. ça, ça c'est une chose que j'ai jamais ouais, fait. C'est vrai qu'on a tendance y a à le regarder sur, globalement. Il y Même si on le regarde plusieurs fois, on se dit tiens ça je l'avais pas vu pour la première fois. Et c'est vrai que enfin voilà on va on va poster la la, la, la photo du bouquet. C'est vrai que quand on regarde ce bouquet euh, là avec cet assemblage de plantes sauvages, alors je vais être très désagréable mais on a l'impression que ça a été un peu posé comme ça. Mais en fait non, toute fleur doit avoir sa place. En fait, c'est un bouquet que je, je, je me suis inspiré d'un tableau de Van Gogh pour ce bouquet et qui a utilisé presque la même végétaux. Et j'ai essayé d'étudier un peu de déplacement des végétaux euh, mmh. dans le vase. Il, il doit y avoir une sorte de dégradé. C'est-à-dire doit avoir oh, oui. des plantes... C'est un peu comme dans un massif, dans un jardin. Vous avez des plantes en arrière-plan qui sont les plus grandes, évidemment. Et puis après, il y a un décrescendo de hauteur, mais en même temps dans, dans votre bouquet, on essaye de faire ça dans un jardin mais ça c'est difficile, c'est d'avoir aussi des nuances de texture donc d'associer de la légèreté avec des choses plus épaisses ça c'est compliqué c'est un style c'est un, un style de travailler euh, de mélanger les textures et des couleurs et des formes alors moi ce qui m'a toujours impressionné lorsque j'ai vu le travail des fleuristes, c'est que vous vous, vous Commencer avec rien. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un récipient, et à côté de ça, un ensemble de plantes de variées, de fleurs, etc. Et comment vous allez commencer à articuler tout ça pour faire un bouquet En fait, dans ma boutique, quand je commence à faire un bouquet, soit j'ai un thème, quelque chose assez particulier, qu'il faut, qu faut que je respecte. C'est-à-dire un mariage Par ou euh, exemple, euh, ouais, ouais. ou les, de la demande oui. Au soir j'ai des cartes blanches, souvent c'est le cas, et j'essaye de composer les fleurs, de prendre à gauche, à droite, et de regarder, de composer, décomposer et refaire, et d'étudier un peu les couleurs qui vont ensemble, les textures, la forme. Il ne faut, il faut, faut pas hésiter à remettre une plante à, à une autre place, c'est-à-dire que vous essayez un endroit, ça ne vous plaît pas, vous la déplacez. C'est Tout est relatif Parfois je laisse vraiment les fleurs libres dans un bouquet C'est la, la fleur La fleur c'est quelque chose de libre Il faut le laisser libre par moment. Mais après avec un sécateur que vous pouvez le tailler Et mm -hmm. vous pouvez donner un peu de la hauteur Ou pas mm -hmm. Ou le laisser long Ou le tourner Oui il y, y a toujours un sens pour regarder la fleur pour, mm -hmm. ou, Ça dépend des fleurs Il y en a des bouquets ronds Il y en a des bouquets à, à face Oui, mais la, la disposition de la fleur dans, dans, dans le bouquet, qu'il soit rond ou qu'il soit plat, elle a sa place. On, on va la tourner pour la mettre en valeur au mieux. Si on a envie, oui. sinon on peut le laisser tel qu'elle est. c'est quand on vous entend, on a l'impression que c'est facile parce que bon, vous ça vous parle, c'est une, une aspiration spontanée. Mais je pense, revanche... mais je pense qu'encore une fois, il je... y, y a des gens qui sont doués pour ça et d'autres <rire> pas. C'est un peu comme un tableau, hein. <rire> je non, pense... Moi, je pense. Est-ce que, que, que ça s'apprend à faire un joli bouquet Assurément, ah, oui. Ouais. sûrement oui. <rire> ouais. <rire> sûrement, oui. Vous, vous avez, vous avez appris Moi j'ai appris euh, sur le terrain ah et oui. en bossant en, parce que j'ai un passion quand même pour ça donc euh, j'ai travaillé euh, j'ai pris sur le terrain. Alors, oui. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut quest qu'est ce qu'il ne faut surtout pas faire dans, euh, quand on fait un bouquet? quest que quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ben, ne pas laisser le bouquet en plein soleil déjà. Non mais ça c'est quand il est fini. Mais quand on veut le quand on veut le créer, est ce qu'il y a des est ce qu'il y a des règles qu'il faut respecter? franchement je vois pas trop euh, règle non je je suis pas très je suis pour moi je suis pas très quelqu'un très technique oui Donc, il faut le laisser le libre les fleurs C'est quelque chose de libre. Mais tout tout le monde n'a pas le talent de l'inspiration de l'artiste, on va dire. Donc, est-ce qu'on peut conseiller à nos auditeurs, par exemple, des, des petites règles de base qui, qui feraient en sorte que le oui, bouquet moi soit harmonieux? Oui, moi je dirais, il ne faut pas trop, trop serrer un, des fleurs dans un bouquet. Il faut le laisser un peu, voilà. Il ne faut, faut pas, pas les entasser. Il ne faut pas les entasser. Il faut pas faire un bouquet très rond, très réussir comme ça, parce que. C'est ouais, un peu comme il faut qu'il soit, qu soit un peu fifou, quoi. Non, en fait, Mais Il faut, <rire> faut que l'air puisse circuler. Absolument. Aussi, parce ouais, Les pétales s'attachent et ça L'humidité entre entre entre les fleurs, donc ça Ça, c'est un, un excellent conseil, parce que dans ouais. le jardin, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que plus vous tassez les plantes, plus vous les serrez, et plus vous risquez, notamment quand on a un beau printemps comme cette année, d'avoir l'humidité qui va stagner sur les feuillages ou même sur les fleurs, et qui va les faire disparaître rapidement. Donc là, effectivement, c'est une bonne idée. Et on le voit bien sur le bouquet qui a été apporté, qu'on a cette légèreté. Au départ, on a quelque chose d'assez dense, d'assez serré, et puis petit à petit... Ça s'allège mmh. vers le haut et ça devient gracieux, ça devient aérien. Oui, un bouquet, c'est ça aussi. En même temps, ça doit exprimer quelque chose qui, qui vous emmène vers le haut, là, ça vous tire oui. vers les nuages <rire> euh, ça y est, les deux petites photos de ce bouquet qui est dans le studio d'RMC sont euh, voilà, disponibles sur la page Facebook de Votre Jardin sur RMC, vous cliquez sur j'aime au passage comme Et ça vous, vous, vous, dites, comment vous le trouvez comment vous le trouvez bien sûr euh, alors ça c'est pour Facebook mais on vous attend aussi sur le 3216 ou bien jardin.rmc.fr est-ce que vous aimez les bouquets de fleurs, comment les composez-vous est-ce que vous avez des petites astuces Pour conserver ses bouquets plus longtemps. Euh, voilà. N'hésitez pas. On parle de bouquets et de composition florale. On va parler de couleurs maintenant. On va parler de couleurs aussi. Le 3216, jardin Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail. à tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. Petit message Peugeot en forme de première fois. Cet été, pour la première fois, Profitez de 3 ans d'entretien, de garantie et d'assistance offerte sur des Peugeot suréquipés. Et comme c'est la première fois, eh bien on vous le dit, une deuxième fois. La litres style suréquipée est à partir de 219 euros par mois, après un premier loyer de 2350 euros, avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebSort.com Géant envie de fraîcheur, les fruits de saison à prix bas sont chez Géant, par exemple la pastèque sans pépins origine Espagne catégorie 1, calibre 5 est à seulement 1,99€ la pièce, Géant pour faire le plein de fraîcheur non, une offre à retrouver dès à présent au rayon fruits et légumes de votre Géant les prix bas c'est Géant à l'occasion de la sortie en DVD de la chute de l'Ombre. une attaque a dévasté la capitale britannique, vous voulez quoi votre président, RMC t'envoie en week-end à Londres avec l'agence Les Planeteurs pour gagner ton séjour, envoie tout Suite VIP par SMS au 73216. 65 centimes par envoi plus prix du SMS. De SMS maxi. La chute de Londres. Maintenant blu-ray et DVD avec RMC. <tousse> RMC le week-end des experts. Votre jardin. François Sorel, Patrick Niolan. Voilà un petit bout de jardin à la maison. C'est un bouquet, hein, un joli bouquet qu'on peut s'offrir, qu'on peut offrir bien évidemment. Et c'est vrai que c'est la période où je... de l'année où on peut très facilement composer des bouquets. Voilà, on va trouver des fleurs sauvages dans les champs, on va ouais. trouver des fleurs sauvages le long... Alors, le long des routes, tout ça, vous pouvez cueillir y facilement. Aller. Dans les forêts, méfiez-vous, enfin, méfiez-vous, euh, respectez un petit peu aussi la nature Il faut sauvage. faut pas faire la rasia, quoi. C'est ça Alors ça, c'est déjà la règle de base, François. Vous avez bien fait de le dire. C'est-à-dire que, par exemple, imaginez, vous tombez Sur un, un bouquet de fleurs euh, sauvages, magnifique, que vous avez envie, n'en coupez pas plus euh, d'un tiers, euh, laissez le reste pour que justement vous assuriez la Oui, et pour l'année prochaine, la plante, quand on reviendra, bah, exactement, on, exactement. On, en aura, euh, on aura encore la surprise. La avoir dernière un des bouquet. choses à faire, c'est de tout couper. Ça, c'est surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et dans votre jardin, vous allez faire pareil que si vous avez des boursiers. On, a, on, on par en, par en parlait tout à l'heure, on a le droit de faire ça, je veux dire. Il y a Alors pas vous de... avez le droit, sauf normalement sur les plantes protégées. Euh, le problème, c'est que la liste des plantes protégées ouais, elle est longue sait. et voilà, personne donc... ne le sait. Voilà. Mais d'une manière générale, on va dire que une fleur sauvage, hyper spectaculaire, vue par exemple un lys martagon dans les Pyrénées, ça on ne touche pas. On n'a pas le droit Non. D'accord. Non mais on, non seulement on n'a pas le droit mais on, en même temps on respecte parce que vous allez en trouver un et par ici et là vous voyez donc vous savez oui. que, que cette fleur est, elle, elle ouais, est belle, y a, voilà c'est rare vous vous sentez le côté précieux de la corde voyez ouais. bon vous êtes dans les Alpes vous montez en altitude vous avez une, un bouquet d'edelweiss magnifique on touche pas on touche pas d'accord bon après vous êtes dans un champ de de blé et vous avez des brassées de coquelicots ou de oui, ou bleuets, vous y, vous y allez y a, on voit aussi sur tiens on va en parler avec Magide de ça parce que ça je pense c'est une très très belle plante pour faire des bouquets ce qu'on appelle le bouillon blanc, la molène on en voit plein sur le bord des routes, vous savez. Vous utilisez ça, Magide Et Ça peut m'arriver, bien sûr. Parce que c'est une fleur qui peut avoir des feuilles, d'ailleurs on parlera des feuilles aussi, des, des feuilles assez dufteuses, qui sont souvent, sur certaines espèces, légèrement argentées. Et après, vous avez donc cette hampe florale toute droite, qui est jaune vif, avec souvent aussi, on va dire, des sépales autour de la fleur, oui. qui sont blancs-argentés. Blanc c'est superbe Donc voilà, ce genre de truc que vous pouvez couper sur le bord de la route. Des chardons aussi. Tiens, les chardons, c'est intéressant. Dans les jardins, on n'en veut pas des chardons. Mais vous, vous les utilisez dans le bouquet? Ah oh, oui, souvent, oui, oui. Quand c'est la saison, j'utilise de le jardin, oui, bien sûr. Euh, les chardons, euh, bon, euh, c'est pas grave, par exemple, d'avoir des plantes piquantes dans un bouquet. C'est une c'est non, je pense je trouve pas. Il faut le dire il faut le, le dire au client quand même. Oui voilà, il faut pas le manipuler euh, il faut il faut faire attention quand on le met dans le vase quoi. Mais, oui, qu mais après nous on, on le nettoie quand même. Ah, avant, oui, oui, oui. Où, on enlève les épines mmh. et tout avant que D'accord. avant voilà. Parce qu y a un Mais, mais, mais jar, jar, euh, le chardon, c'est une fleur qui pique quand même quand on touche la fleur, voilà, ça. Bien ça sûr. Bon, c'est pas méchant mais ça pique un, un petit peu. Mais mais par exemple, est-ce que vous le langage des fleurs Euh, ça vous inspire ou vous en tenez compte ou pas Parce que par exemple, on dit que lorsqu'il y a des épines dans un bouquet, si on met des branches de piracanta, par exemple, c'est quand même un, un, un côté négatif, un message négatif, ou pas Ou pas <rire> Ça dépend comment le, le, le fleuriste en fait. a, a, a travaillé. Et voilà, c'est ça. Je voulais qu'on parle des couleurs parce que bon là, vous nous avez apporté un, un bouquet que l'on peut estimé en contraste parce que avec donc les, euh, les glaïeuls qui sont rouge orangé très très vif, viennent s'opposer pratiquement à la blancheur légère des, des fleurs euh, des, des champs, est-ce qu'un bouquet doit toujours se faire en contraste pas forcément, non non pas forcément mais je, je pense que c est, c est, ça revient au même euh, en, en, la même question toujours que ces questions d'inspiration Après, il, y a, il, faut, il faut être coloriste également pour faire un. Il y a des couleurs qui ne vont pas ensemble. Bien sûr, il y a exemple. des couleurs qui ne vont pas ensemble. Vous savez, il n'y a pas vraiment Règle règles pour faire un bouquet. S'il y, mmh. de... y a une petite règle à l'école floriste au Paris, par exemple, vous allez s'inscrire, vous allez apprendre à faire un bouquet euh, très basique et très technique. Et ça, ce n'est pas, euh, pas votre inspiration Absolument pas. Non, non. non. Il faut sortir des règles Ah oui, tout à fait. Un... Ouais. Il ne faut, il faut pas être bloqué dans le technique. D'accord. Mais, mais, mais, mais, mais au, au niveau, niveau des de... couleurs. Bah, euh, alors... Non, mais au niveau des couleurs, par exemple, je ne sais pas, euh, un, du rouge avec du bleu. Ben là, il y a un petit peu de il y a rouge. C'est un, y un, un bleu, un bleu, bleu, très, un très, bleu très, très, très, très, pâle. Mais est-ce que ça fonctionne, euh, par exemple, je ne sais pas, Pourquoi un, pas dé, un delphinium bleu intense avec une rose rouge vif Souvent, j'essaye de ne pas mélanger euh, deux sortes, deux couleurs, par exemple. J'essaie de ramener une troisième option. Troisième couleur. Quand on me laisse libre, j'essaye d'harmoniser de des couleurs qui vont ensemble. Bleu, oui. jaune, des, fleurs, des, des couleurs primaires. Oui. J'essaye de mixer et ajouter quelque chose. Et puis une petite Pour, touche, touche supplémentaire. De quelque chose. Voilà. Et idéalement, c'est mieux de mélanger quand même au moins trois couleurs ensemble qui vont ensemble. On, on étudie, on met les végétaux l'un à côté de l'autre, on regarde est-ce que c'est joli C'est simple. Oui. Est-ce que c'est beau Est-ce que si on ajoute, si on a des choix bien sûr, si on ajoute ça à côté, qu'est-ce que ça va donner On regarde, on observe. D'accord, il faut, faut prendre son temps en fait. Euh, plante par plante, on, on mêle son bouquet petit à petit. Euh... Petit à petit, voilà. on enlève, on ajoute, on rôtille, mmh. on le regarde, on recule, on, on le tourne le bouquet pour voir euh, comment voilà. On Alors... peut faire des, des beaux bouquets à n'importe quelle saison Ou est-ce qu'il y a vraiment euh en un moment ah, oui, bien bien bon mmh. privilégié de non, par exemple, où là, non. on va avoir une explosion de couleurs bah, En ce moment, forcément, en été, on a plus de couleurs, mais je pense qu'en hiver, par exemple, on va utiliser autre chose. On va utiliser beaucoup des de écorces, bois. du bois. bois voilà, beau. Des, des bo un joli de branchage, c'est joli. Mmh. Mmh. Mmh. Il y a des choses beau. dont on ne parle pas, d'ailleurs, encore... En... Là, on a beaucoup parlé fleurs, mais le feuillage a une importance aussi. dans Absolument. Un Moi, personnellement, j'aime beaucoup aussi un bouquet feuillage, de, des mélanges de feuillages, différents feuillages. Parce La que ça forme, donne une, une texture tout à fait particulière. Exactement, c'est différent. Et puis, il euh, y, y a des feuillages qui sont un peu plus verts, l'autre qui est un peu plus pâle. Oui, il y a beaucoup de nuances dans les verts. Exactement, il mm -hmm. y a différentes nuances. Mais ça met en ou... valeur, en fait, les fleurs qu'on qu qu va associer avec ces feuillages, en fait. C'est tout... Exactement. Et après, c'est une question de dégoût aussi, parce que les gens, parfois, ils n'aiment pas trop de feuillages dans leur mmh, bouquet. Mmh. Il y en a qui préfèrent que des fleurs. oui. C'est un choix. C'est un choix. Mais dans, dans votre, on parlait de couleur, par exemple. Est-ce que le blanc doit être présent systématiquement non. dans un bouquet Non, non bouquet blanc, c'est quelque chose, pour moi, personnellement, et très fade. Non, mais pas tout blanc. Mais Est-ce qu'une touche blanc. de blanc doit de blanc, une touche blanc, ça joue énormément blanc. dans un bouquet, je, je trouve. Donc, en fait, c'est un peu comme dans Mais le jardin. C'est intéressant parce que quand on compose des massifs, on va avoir toujours cette idée-là. C'est-à-dire, soit on va faire un massif en harmonie de couleurs, un, pas, un, un camailleux, un pastel, généralement, dans, le, dans les camailleux, ou alors on va faire du contraste. Mais quand on fait du contraste, on va toujours apporter une petite touche de blanc pour éclairer. Et dès que vous mettez une, une couleur foncée, par exemple, si vous mettez du violet, si vous mettez du bleu foncé, si vous mettez du rouge très intense, vous avez intérêt à mettre à côté... Une petite touche de blanc. Alors, dans le bouquet, je pensais la même chose, mais d'où dans les massifs du jardin, on va faire exactement pareil. Très bien. Euh, après, bon, c'est vrai qu'il y a des bouquets, on va dire, qui sont là pour évoquer des sentiments, mais on l'évoquera peut-être aussi tout à l'heure, tout ça. Euh... On, peut des, on peut parler des sentiments, mais je vais demander surtout à Magide de son hit parade de, de ses fleurs les plus. Euh coup de cœur, de ce ah oui. le plus puis après je vous dirai peut-être les miennes puis vous avez peut-être aussi les vôtres Ouf. je ne suis pas un spécialiste mais en revanche non. moi j'ai pas mal de questions concernant la conservation des bouquets ah bah, aussi voilà. de est-ce qu'il y a des petites astuces pour qu'on puisse voilà, secret, faire durer le plaisir long, la longévité et on vous attend bien sûr ce matin au 3216 ou jardin rmc.fr on parle de bouquets de composition florale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 Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô, patron, je suis chez Lidl là. C'est encore des pépins pour notre pomme, c'est ça Mais Pas des pépins, patron, des noyaux et des gros, hein. Aujourd'hui chez Lidl, ils font la barquette d'un kilo d'abricots Origine France à 1,89€. 1,89€ la barquette d'un kilo d'abricots Origine France, t'es sûr Bien sûr de chez sûr, patron. Là, avec les abricots en barquette, sûr qu'ils vont faire un carton. Et sûr que toi, tu vas avoir des pépins, toi, et des gros On est mal, je sais, on est très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr Catégorie 1, calibre 35-40, origine France. On fait un point sur la météo de votre week-end avec Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour François, bonjour à tous. Alors on l'a attendu. Il est, il est enfin arrivé, l'été, ça y est. Déjà hier, vendredi, le thermomètre a frôlé les 35 degrés à Carpentras dans le Vaucluse. Cette nuit, ça a été particulièrement chaud. À 5h du matin, il faisait 16 degrés à Lille dans le Nord. Et aujourd'hui, les températures vont encore grimper. Ce matin, il fait déjà 17 à Paris, 20 à Lyon, 22 à Toulon. Cet après-midi, on attend 30 degrés à Orléans, 37 dans le Gard, 35 à Marseille. Il fera un peu moins chaud à Pau, mais tout de même... 28 degrés, Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, ville départ de la huitième étape du Tour de France ce samedi. Et en ce moment, quelques nuages bas au pied des Pyrénées, mais les éclaircies devraient s'imposer avant midi. Petit bémol aussi dans le quart nord-ouest ce matin, sur les côtes bretonnes, celle de la Manche jusqu'au haut de France, un ciel voilé, mais au fil de la journée, les éclaircies seront plus nombreuses que les nuages. Partout ailleurs, beau ciel bleu et quelques risques d'orages toutefois à prévoir en fin de journée sur le massif Corse. Si vous êtes en vacances et que vous avez prévu de randonner, prudence La météo avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. 7 h il est pile, 7h30 un point sur l'actualité avec Julien Coudreau bonjour Julien, bonjour François, bonjour à tous premier week-end de grand départ de l'été, la journée est classée rouge partout en France, point trafic dès 8h sur RMC pour vous accompagner du monde également, dans les gares où 1 200 000 voyageurs sont attendus aujourd'hui et demain, prudence donc sur les routes, même si le nombre de morts est en baisse de 6% le mois dernier 18 vies épargnées par rapport à juin 2015 chiffre dévoilé par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui annonce que près de 14 14 000 policiers seront déployés durant l'été pour mener des contrôles. À l'étranger, on en sait un peu plus ce matin sur la tuerie de Dallas qui a coûté la vie à 5 policiers dans la nuit de jeudi à vendredi. La piste terroriste semble écartée. Les enquêteurs confirment en revanche la thèse d'un tireur isolé, d'un crime racial. Barack Obama va écourter son séjour en Europe pour se rendre à Dallas. Hillary Clinton et Donald Trump ont, eux, suspendu leur campagne. L'euro, J-1 pour les Bleus. Dernier entraînement pour les joueurs de l'équipe de France avant la finale. Demain soir, face au Portugal, massage, kiné, balnéothérapie Au programme pour récupérer 48 heures. Après la victoire face à l'Allemagne, d'autant que Didier Deschamps devrait faire confiance au même titulaire demain au Stade de France. Autre championnat d'Europe d'athlétisme à Amsterdam et la déception pour Renaud Lavillénil, le champion olympique en titre n'a franchi aucune barre lors du concours à la perche. En revanche, Maïlin Mekissi est lui devenu champion d'Europe du 3000 mètres style. Et puis le Tour de France au pied d'un géant. Aujourd'hui le Tourmalet, premier col hors catégorie au programme des coureurs. Huitième étape entre Pau et bannière de l'uchon cet après-midi course à vivre dès 15 h sur RMC. Hier c'est le Britannique Stephen Cummings qui s'est imposé le maillot est toujours sur les épaules du Belge Greg Van Evermet. 7h31 sur RMC, le retour du week-end des experts avec François Sorel. Et Patrick Miolan, merci beaucoup Julien. Et on vous retrouve à 8h bien sûr pour développer à à tous ces titres d'actualité. Euh, le Jardin revient dans un instant. Le 32-16 pour nous joindre. Ou jardin pour poser votre question à notre expert qui est là. A tout de suite. Si vous avez raté quelque chose, RMC a tout prévu. Tous les choses s'écoutent aussi en podcast sur les applis et sur rmc.fr. Attention, monsieur Miu Miu. C'est l'heure de la question flash. En moins de deux minutes, vous vous engagez à répondre à la question de Sylvie qui habite la mode Bevron. Des orchidées sauvages ont poussé dans ma pelouse. Puis, je les couper pour en faire des bouquets. Patrick, un voisin m'a dit que ces plantes étaient protégées. Alors... C'est très très complexe cette histoire-là Parce que toutes les orchidées de France ne sont pas protégées et Elles ne sont pas toutes protégées les mêmes Dans les différentes régions Donc normalement il faut connaître la liste En compliqué. plus on vous donne simplement une liste avec des noms botaniques Vous n'êtes pas sûr forcément d'avoir identifié la plante On va prendre une règle toute bête On va quand même dire que On l'a dit un petit peu tout à l'heure dans, dans l'émission C'est que si vous avez Une seule fleur mettons Magnifique qui sort au milieu de votre pelouse etc., Ça vous la regardez et vous la protégez vraiment... Euh, voilà, On la touche si, pas. Il y en a partout dans la pelouse, plein de la même, etc. Eh et bien là, vous pouvez en prendre quelques-unes et vous faire plaisir pour faire, un, pour faire un bouquet. Parce que ça, c'est toujours une question de, de respect, d'équilibre, etc. Il faut savoir qu'il y a 160 espèces d'orchidées en France métropolitaine et que déjà, 27 d'entre elles sont menacées vraiment de disparition. Ça, c'est les chiffres de l'UICN, donc l'Union de la Conservation de, de la Nature, et même 36 autres, c'est-à-dire que là, on arriverait plus d'un tiers de nos espèces d'orchidées sauvages qui sont vraiment déjà menacées de disparition. Donc dès que vous voyez des orchidées qui poussent spontanément, soyez quand même respectueux de ces plantes qui sont quand même pas tout à fait comme les autres. Et pour les autres types de plantes, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout ce qui est de toute façon les zones les plus Protéger, enfin, ou à protéger, ce sont les zones de montagne, mmh. les zones de marais aussi, euh, toutes les zones humides, et puis dans certaines forêts, quand vous avez tout d'un coup euh, des lys magnifiques ou des choses qui sortent comme ça, vous les regardez et vous n'y touchez pas. De toute façon, c'est ça, le respect de la nature. Voilà, mmh. toucher du regard, comme on dit, toucher des yeux, 32-16 pour toutes vos questions. On vous attend. RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7-32-16, 65 centimes par envoi, plus près du SMS. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin, Patrick Mulan, François Sorel. Voilà, 7h34, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin. Vous allez être nombreux à prendre la route aujourd'hui, C'est les premiers grands départs de ces vacances avec des perturbations qui sont attendues. Sachez qu'à partir de 8 h sur RMC, un petit peu moins d'ailleurs, vous retrouverez toutes les 30 minutes un point sur la circulation. Euh, ce sera, mmh. un, voilà, on va dire le galop d'essai avant notre grand <rire> rush que vous retrouverez, comme chaque année d'ailleurs, que j'aurai le plaisir de, d'animer pendant 30 h Ce sera, euh, eh bien, le dernier, euh, week-end, en fait, de juillet. Vous savez, pendant le chassé croisé. Donc là, vous allez battre le record du monde. Non. On va essayer. Dans <rire> du monde, non, mais on va essayer de si, encore euh... celui des RMC. Tout en cas, cas. Alors, au moins, euh, si vous êtes. Euh... 30 heures euh, ah oui. de suite à la radio, c'est peut-être déjà pour le Guinness des records. C'est voilà. déjà pas mal, en effet. D'ailleurs, on va peut-être demander à un initié du Guinness de, venir de venir pour, pour constater, pour constater tout rester ça. 30 heures. Il ne faut pas qu'on s'endorme, c'est ça le ce micro. <rire> euh, votre matinée chez nous, tout à l'heure, entre 8 et 10, on changera d'univers, ce sera la maison, avec Christian Pessé qui sera là. Le bricolage, la maison, la déco, vous le savez, avec Christian. Et puis entre 9h et 10h, on évoquera le fait de rafraîchir sa maison, avec la clim, la ventilation, l'ombrage, le puits canadien toutes les astuces pour rafraîchir sa maison quand il fait chaud et vous pourrez bien sûr poser toutes vos questions. Euh, tout à l'heure aussi on s'intéressera à l'actualité de la semaine dans le monde du jardin avec pas mal de parutions. Tiens, justement vous partez euh, euh, au Ça soleil va, à la plage euh, plaisirs, quelque chose ouais. euh, voilà des petites parutions à lire mais auparavant et ce jusqu'à 8h on évoque les bouquets et les compositions florales avec notre invité Najid voilà. qui est là. On va, on va on va demander à notre invité euh, Magide donc de la boutique Muse à Paris de nous donner quelques petites astuces pour que le bouquet que l'on a fait ou que l'on a acheté dure le plus longtemps possible qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire bon chef. déjà il ne faut pas le mettre dans le micro-ondes non quand <rire> même pas alors pour que un bouquet dure le plus longtemps possible il vaut mieux garder ce bouquet dans un endroit plus frais Ouais, c'est ça. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que quand on rentre dans un fleuriste en général, il fait frais, toujours frais. Voilà, on sent que, euh, parce que la, la fleur aime la fraîcheur. Mais voilà, c'est ça. Et par exemple, le soir, quand vous allez se coucher, vous pouvez laisser votre bouquet dans un endroit plus frais de, de, de, de, de votre appartement. Ou, ou le ou mettre de dehors, maison, mais... à l'abri de la pluie. Oui. Et l'ouvre. Mais pas dans parce... le frigo, quand même. Pourquoi pas C'est vrai Oui, bien sûr, vous pouvez le laisser dans le frigo. Tiens. Mais bon, il faut avoir un grand frigo. Attention, il là, vaut mieux le bouquet, le bouquet <rire> que vous avez apporté c'est un méga frigo qu'il faut. Américain. <rire> voilà, frigo américain et vide en plus. Exactement. exactement. Mais quand vous... si jamais vous désirez de mettre votre bouquet dans le frigo, il vaut mieux quand même mettre un papier soie sur les fleurs. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Ça c'est important. Tiens, alors j'avais jamais non. entendu non. ça. Tiens. Bon, c'est parce qu'en fait, euh, Magie me disait tout à l'heure euh, avant le, le, dé le début de l'émission que. Certaines fleurs arrivent carrément congelées quand elles viennent Tiens. de pays comme ah euh, oui. la Colombie. Et donc, quand une fleur a été congelée, euh, qu'est-ce qui se passe Et euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'elle est, elle est, la pauvre, elle est, elle elle est pas bloquée. contente, elle est bloquée, elle, elle est, est, bloquée. est elle pas est... contente du tout. Bah non. Donc pas ça, ça faut, ça faut éviter d'acheter euh, ce genre de fleurs. Euh, mais qu'est-ce euh, qui se passe malgré ça Il va, il va y avoir la floraison dès que elle elle se, elle se, elle se décongèle. Non, affaire, parce qu'en fait, oui, il y a des roses surtout qui cultivent Amérique du Sud. Ou en Afrique. Donc, ça oui. arrive tout ça en Europe. Le temps Par l'avion. Oui, bien sûr. Bah, ça restera 48 heures sans eau, la fleur. Et parfois, elle est congelée. Parfois, elle est dans l'avion. Et puis, euh, elle arrive en Europe. Ce n'est pas tout de suite dans l'appartement les... dans pour les consommateurs. Donc, ça reste quand même quelques jours encore dans le frigo. Et... Le frigo du fleuriste. Ça, ça, ça explique Mais pourquoi -ce il certaines reste roses il reste, il reste ne s'ouvrent pas. Eh oui, voilà. vous, vous achetez des, des belles pivons, roses comme pareil. ça. Elles sont en bouton. Oui, oui. Elles bougent pas. Elles sont complètement Non mais elles, elles ont a... été congelées. Et ça c'est la, la ne... frustration en fait. Euh, c'est oui, c'est une incroyable. Un tristesse incroyable. C'est-à-dire qu'après, même quand la, la température remonte, le, le, le processus ne reprend pas. Oui, en est, fait, fait, elle, elle, elle est, est morte. Elle a été bloquée. Oui, elle, euh, elle été bloquée. Oui, elle, oui, oui. Certaines, certaines fleurs, ça peut repartir, mais certaines non. D'accord. Alors, on a parlé de la température, etc. Moi, je voudrais. Dire, non, mais juste la quantité qu d'eau. Voilà. La quantité. Est-ce est qu'on qu met dans... beaucoup d'eau ou est-ce qu'on n'en met pas beaucoup dans un vase En fait, ça dépend des fleurs. Oui. Il y a des fleurs qui demandent beaucoup d'eau. Il y a exemple. des fleurs qui demandent. Comme la rose, par exemple. Comme la pivoine. Ça, il faut comme, mettre beaucoup d'eau. Comme des fleurs de champ. D'accord. des fleurs de champ. Il vaut mieux hum. quand même mettre quand même plus qu'à met moitié le vase. D'accord. Et il y a certaines fleurs qui demandent pas énormément d'eau. Toutes les plantes, en fait, vous savez bien, toutes les plantes à bulbes, ils ne demandent pas énormément d'eau. La tulipe, les lys, par exemple. Euh... On va mettre quoi On va mettre 5 cm d'eau. Voilà, 5 oui. cm. Mais en... attention, parce qu'il faut vraiment observer, parce qu'elles boivent. Voilà, il faut en remettre, À un moment je... donné, il n'y a plus rien, donc il faut. le. Voilà. Alors, Alors... j'avais une question, d'ailleurs, parce que vous venez d'évoquer la tulipe, et moi, il y a un truc qui m'a toujours impressionné. On m'avait dit ça. On m'avait dit qu'il faut mettre une pièce de, de monnaie euh, en cuivre, enfin une pièce jaune dans le vase pour que les tulipes se redressent parce que c'est vrai qu'on achète souvent des tulipes et puis vous voyez oui. c'est tout pleureur le long du vase vous mettez une pièce et, et ça remonte Es-ce ça avez... redresse oui j'ai jamais essayé ça non <rire> mais moi personnellement j'adore les tulipes parce que pour son côté danse Elle danse, là oui, Alors C'est vrai qu'elles est, est sont jamais rigides. Ouais, c'est ouais. une fleur dansante. Mmh, mmh. Elle danse, cette fleur, et j'adore ça. Est-ce mmh. qu'on peut rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a une petite potion mmh. magique qu'on peut rajouter dans l'eau pour que euh, les plantes durent un petit peu plus longtemps mmh. Mmh. Et Les fleurs, pour qu'elles durent longtemps, idéalement, il vaut mieux couper les tiges. Oui. Tous les, on va dire tous les deux jours. Pour pas que ça pourrisse, c'est ça Exactement, ça cicatrice Et elle, elle, a, elle a du mal à boire. Donc, Mais il oui. vaut mieux le tailler... Généralement, il vaut mieux biseauter, biais. Ça, tous les deux jours, c'est ça, ça Ça sera bien, tous les deux jours. Et changer l'eau tous les jours. Tous les bah jours. Oui. C'est mieux. Mmh. Si vous ne avez... pouvez pas tous les deux jours, mais il faut quand même changer parce que c'est des bactéries mmh. qui se construisent dans l'eau. Et donner, et donner, par exemple, un petit peu de nourriture. Oui, parce qu'il y a euh... beaucoup de fleuristes qui accompagnent le bouquet avec un petit sachet d'engrais pour fleurs coupées. Bah, en fait, c'est utile. Ce pas pour toutes les fleurs, c'est certaines fleurs qui sont d'un tige à bois. Par exemple, comme, Une rose. comme Mimosa. Ah, le mimosa oui. Par exemple. ça ça c'est pas. le mimosa il faut marteler la tige ah d'accord parce ah. que c'est question d'eau c'est juste question d'eau qui monte pas dans les tiges en fait mmh. c'est pour ça qu'elle tient pas mais il faut marteler ou fendre voilà. ou mettre le ouais, tiède comme si la artères étaient le... bouchées, quoi donc il faut les déboucher oh, pour que l'eau on ouais. me disait d'ailleurs sur, sur les roses il fallait justement couper la base de la tige verticalement oui ou non en biais ah en biais d'accord mais pas trancher verticalement Fente, vous oui, voulez Fendre ou fendre oui, pourquoi pas Oui d'accord. pourquoi pas Mais idéalement, il vaut mieux découper toutes les fleurs en biais. D'accord. Mais il n'y a pas une petite astuce d'un truc qu'on pourrait rajouter dans l'eau pour pas que... Les, conser les conservateurs... Bon, avait, quoi... À un moment, j'avais même entendu mettre un, un tout petit peu d'eau de Javel dans l'eau. Alors ça, ça nous avait été donné... Euh comme Conseil par des grossistes parce ouais. que ça, c'est ça évite les bactéries euh, dont absolument les magides. Donc, ça, c'est moi je mettrais la javel dans les vases, mais je mettrais pas une quantité importante, je mettrais très peu, ouais. mais, mais, mais pas goûtes. dans ce jour. De... Oui, par exemple, dans ce vase là, je mettrais pas parce que c'est pas utile, je le change tous les jours. il n'y a pas de bactéries mmh. qui va. Mmh. Il, f... il faut bien nettoyer les vases, c'est quelque chose de très important avec une éponge et un peu de produit la vaisselle. Oui, parce que si... il faut vraiment bien nettoyer le vase et vous mettez beaucoup d'eau et vous le changez tous les jours après. Dans les décorations, parfois, dans, dans certains appartements, on aimerait bien avoir un d'eau mètre, qu'on va le mettre dans un vase de 1 mètre par exemple de hauteur ou 1 mètre 20, 30 de hauteur. Ça Donc, autant, on peut pas changer une certaine euh... quantité d'eau importante. Dans ce cas-là, on peut mettre, je dirais, une fonte de tasse de café, d'accord, de javel, hum. pour que le reste propre au bout de 4-5 jours, 6 jours, et après vous le recherchez. Oui, parce que là, on ne peut pas vider. C'est ce qu enfin, quand même rare. C'est un peu hein. comme une piscine, quoi. <rire> non, mais C'est vrai, il faut désinfecter tout ça. Hmm. Alors, je voulais euh, quand même euh, que vous nous donniez un peu votre hit parade de, de plantes préférées. Quels sont les, les, les incontournables que vous utilisez tout le temps et que vous aimez que vous conseillez à tout le monde d'utiliser en bouquet Parce que je ne sais pas si on l'a dit au début, mais Magid a fait des, des créations magnifiques pour Dior. Mais oui, je l'avais dit un petit Van peu. peu aussi pour John Galliano donc euh, euh, voilà ces gens-là sont exigeants on le sait puisque très euh, très, voilà. très exigeants et c'est pas évident de travailler il, oui. faut, il faut il faut ça ils il vous envoient faut... leur bouquet parfois la figure non ça me plaît pas ça je veux autre chose bah, ça peut arriver bien <rire> ça sûr peut arriver, <rire> ça peut arriver <rire> et euh, c'était pour les défilés que vous avez créé ces bouquets ou euh, pour les boutiques en fait pour M. Galliano je travaillais je travaillais pour son appartement de sa maison quand je ramène des fleurs et Et pour le pour le maison de Martha Margella dans le showroom et dans les dans les loges avant ah. les défilés ah. souvent. Donc pour, pour mettre les, les stars en ouais. appétit, je dirais. C'est vrai qu'un bouquet, ça vous change la vie quand même. Dans une, dans une pièce, ça donne quand même tout de suite Évidemment, évidemment. bien sûr. Alors attendez, oui. on va revenir dans un instant, Patrick. Pour le hit parade des fleurs, les... qu'il ne faut pas manquer. Tout à fait. Il est pratiquement 8h moins le quart sur RMC. Euh, le 3216 rmc.fr n'hésitez pas à nous appeler et on revient dans une minute. A tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, votre jardin.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 Eh bien, on vous le dit une deuxième fois. La 208 style suréquipée est à partir de 149 euros par mois, après un premier loyer de 2100 euros, avec 3 ans d'entretien incluant les pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerte. Elle est des 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur peugeowebsort.com. Intermarché crée exploit avec le carburant le moins cher de France pour un départ en vacances sur les chapeaux de roue. Aujourd'hui, le carburant le moins cher de France, c'est chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité et participant participant sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Pauline a créé sa société avec LegalStart.fr Il y a un an, j'ai lancé ma pâtisserie en ligne. Pour toutes mes démarches juridiques, je suis passé par le site LegalStart. J'ai créé ma boîte en à peine 10 minutes. C'était vraiment facile. Je me suis fait aider par un expert et ça m'a coûté moins de 150 euros. Pour toutes vos démarches juridiques, rendez-vous sur legalstart.fr. Slip de bain, check L'écran total, check Et le plein de Total Excellium, check De quoi Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non Si Avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial Hey, check Check Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur Total.fr. L'énergie, notre avenir, économisons-la. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Newland. 7h46, c'est RMC, le week-end des experts. Le jardin, Christian PC vient d'arriver dans ce studio et complètement hypnotisé par le magnifique bouquet qu'il y a avec, euh, que vous pouvez retrouver donc sur la page Facebook de votre jardin sur RMC. Vous savez qu'on parle de bouquets de composition florale ce matin. Euh, on a pris quelques photos, vous pouvez la retrouver, votre jardin RMC sur Facebook. Patrick. Oui, oui, tout à fait. Bon, euh, les, les bouquets, moi, enfin, je suis tombé assez amoureux de, du style que, que, que fait Magie dans, dans sa boutique Mus parce que... Il a, et vous le verrez sur la page Facebook, c'est-à-dire, c'est là d'associer des plantes un peu structurées, comme le glaïeul qu'on a ici, avec des fleurs des champs. Et les bouquets, et c'est pour ça que je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui, les bouquets sauvages, entre guillemets, les bouquets même que vous pouvez ramasser sur des plantes de votre jardin, que vous allez prendre comme ça le petit matin. D'ailleurs, c'est ça, on n'en a pas parlé de ça, mais faut cueillir les plantes à la fraîche. faut les cueillir lorsqu'elles ne sont pas au top de leur épanouissement lorsqu'elle commence à démarrer et puis là ça va s'épanouir dans votre dans votre intérieur ça va donner quelque chose de vraiment sympa donc je voulais demander à Magide quand même quelles sont ces fleurs dont il peut pas se séparer les plantes qui mettent systématiquement ses vrais coups de cœur Quelles sont vos allez trois ou quatre plantes préférées pour faire des bouquets alors c'est tout dépend de, de saison oui bien sûr voilà j'ai j'ai allez celles je... de l'été La fleur, la fleur de celle de l'été, euh, je dirais, euh, pour moi, c'est Dahlia. Oui, parce que là, il y a de, de la couleur, y a de la, il y a des formes très, très variées sur le Dahlia. J'aime beaucoup. Mais ça, Même... ça, ça salit les vases, les Dahlia. C'est normal Toutes les. <rire> ah oui, plus que quand même. Plus que la plupart des autres, je trouve. Bah, c'est la tige, c'est les... comme ça. La flore, elle est comme ça. Donc là, on est obligé de changer vraiment. La... Tous les jours. Tout le temps, oui. De toute façon, vous le changez. Tous les aussi, c'est un carnage. Mais là, ça salit, ça salit tout autour, en fait. Mais c'est une flore qui est quand même assez éphémère, malheureusement. Mmh. Mais bon, c'est comme ça. Mmh. Moi, personnellement, j'aime bien quand la flore, elle est fanée aussi. Je la regarde. C'est vrai. Ah oui. Mais j'aime beaucoup le bouquet fané, oui. Écoutez, j'ai vu une exposition de photos d'une mmh. dame qui fait des fleurs, des, des photos de fleurs fanées. Tiens. Et quand ça prend un regard artistique, ça peut être extraordinaire. Les couleurs qui sont mm -hmm. vieillies, qui, qui se sont, passent, sont passées un peu. Mais en même temps, la, la, la, la forme qui s'est crispée, qui s'est tortillée, mm -hmm. etc., ça devient des sculptures. C'est impressionnant. Oui. C'est intéressant ce que d'imaginer. Ça, ça sèche bien et puis euh, c'est beau. Ça reste quand même. J'ai l'impression que c'est un peu à la mode en ce moment, non C'est quelque chose qui est un peu tendance. Bah, je pense pas. Non. Je sais pas, mais en tout cas, euh, moi, je trouve, je trouve ça vraiment une vie dans dans un bouquet fané. Moi, je je conseille euh... Vous vendez des bouquets fanés. Mmh, non, je, je personne n'achète. Des, des stockages, de bouquets fanés. On mais fait un prix. En fait, moins 50%. Une fois, j'ai fait un bouquet géant, assez baroque, dans la vitrine de ma boutique, et un client qui est rentré. Il m'a dit, il est magnifique, je la prends. J'ai dit, c'est un bouquet qui est quand même assez fané. Ça commence à mourir. Il y avait beaucoup de quantités de fleurs, mmh. mais mmh. certaines étaient belles et certaines étaient vraiment ah, oui, un peu de à la fin sa tête, vie. Là. Elle m'a dit, je la prends. Ah, oui, mmh. voilà. oui mais parce qu'en fait, c'est une expression... Ça, tu... ça fait énormément plaisir pour mmh. que les gens, ce genre de gens qui rentrent dans la boutique, qui regardent, qui savent que la fleur elle est éphémère, elle ouais, va ouais, mourir, oui. mais mmh. je dépense pas pour ça. Mais tellement beau qui le prend et c'est une sensibilité qui est importante quand il n'y en a pas mmh. partout on ne voit pas ça partout et quelles sont les fleurs justement qui euh, vivent le plus longtemps euh, dans un vase les lys sur un bouquet les lys ça tient oui effectivement une dizaine de jours deux semaines je dirais après c'est tout dépend de chaleur oui. ah bah, de, de, de la lumière, oui, parce la, lumière ouais, euh, la lumière ça joue un rôle énormément la lumi... mais, mais c'est un peu anti -nomique. donc c'est pas sorti. bon la lumière ou c'est bon pour la fleur coupée la lumière forte n'est pas bon. Oui, donc c'est ça. Il faut ni lumière, ni soleil. Ni chaleur, mais c'est un peu logique parce ouais. que c'est pour la ça que le frigo, c'est bien. Il chaleur. fait nuit, il fait froid. <rire> il fait froid. <rire> non, non, mais comme ça, ça a l'avantage, c'est que vous pouvez quand même végétaliser votre intérieur dans des emplacements où les plantes en peau, Les plantes d'intérieur ne pourraient pas vivre. Voilà. Donc parce que nous, euh, sur la plante vivante entre guillemets, on a besoin de pleine lumière. Donc on les met très très près de la fenêtre. C'est ce que je vous raconte tout le temps. En revanche, le bouquet, lui, vous allez l'éloigner. Donc du coup, ça vous permet oui, oui, d'avoir un, un bel peu de végétal. végétal dans, oui. dans... Alors on a parlé du lys. Qu'est-ce qu'il qu y rose quand même? La rose, euh, la rose de l'Équateur <rire> ou la rose de jardin, c'est deux choses la différentes. Ro la rose congelée. <rire> alors la rose, la rose d'abord ça dépend si elle est parfumée ou pas, parce que le parfum ça a tendance à détruire rapidement la, la fleur. Bon c'est vrai qu'on cherche toujours sur une rose à avoir le parfum, mais quand c'est parfumé ça tient pas longtemps. La, de toute façon la rose de jardin ça tient pas longtemps, non. trois ou quatre jours max. Et une, moi j'ai une rose alors je sais pas comment ça fait, une. On m'a offert un jour une rose, elle a duré trois semaines. Ça peut arriver souvent ça? Trois semaines Trois semaines Elle est chimiquement traitée. Ah <rire> oh <Et> Quelle horreur <rire> Je ne savais pas Mais C'est-à-dire chimiquement, qu'est-ce qu'on lui fait bah En fait, elle comble les produits qu'on utilise pour les légumes, c'est pareil, non Oui, pour les bloquer, oui. oui. Pour les bloquer, pour le... Ah oui. Et donc oui. là, on peut allonger la durée de vie d'un bouquet, parce qu'il a été traité chimiquement. Bah, Mais ce n'est pas nous pas qui faisons, là. c'est euh... des producteurs. Euh... D'accord. Euh, oui. Et vous, vous êtes contre ça c Complètement. Complètement Oui. Donc, Une, une temps, comme ça ne rentre dans votre euh, de préférence magasin. Non. <rire> Donc en fait, l'important aussi, c'est le choix que vous faites en amont euh, des, des, des fleurs lorsque vous achetez. Quand on va chez un fleuriste, on, on va aussi se ressentir à la fois sa sensibilité artistique, mais aussi la qualité pure du produit qui va vous vendre. C'est important ça quand même. Très. C'est surtout, comme on, comme on le disait, il y a des fleuristes qui donnent envie de rentrer dans le magasin et puis d'autre part. Parce que... Voilà, euh, la, la, la vitrine est belle, mmh. on voit qu'il y a du goût, qu'il y a du choix oui. aussi. Alors Magie me disait tout à l'heure qu'il a aussi un coup de cœur pour les glaïeuls, et c'est vrai que c'est une plante qu'on a vue disparaître petit à petit de nos mmh. jardins, parce que dans un jardin c'est pas terrible, mais il euh, y a une telle richesse de couleurs, et, et qu'est-ce qui vous plaît dans le glaïeul Dans le glaïeul, c'est côté graphique, j'aime beaucoup, et sa, sa générosité, et puis euh, c'est une fleur qui dure C'est une fleur qui dure. C'est dur, ça qu'on cherche quand même un petit, un petit peu. Bon, écoutez, je crois que là, euh, on est vraiment calé pour avoir de beaux bouquets à la maison. Merci beaucoup, Magie, d'avoir été avec nous ce matin. Bah, merci à vous. On vous retrouve dans votre boutique à Montmartre. Muse, Montmartre. Muse, Muse Montmartre. Montmartre. Voilà. C'est 4 Et... rues Burke. P-U-R-Q. Et merci d'avoir été tirer. avec nous. Bah, avec merci de partager votre passion. On voit que vous êtes euh, passionné. C'est formidable. Patrick, avant de se dire au revoir, on va jeter un œil sur euh, l'actu dans le domaine du jardin et puis euh, surtout toutes les parutions, on va dire, euh, enfin voilà, des, on veut des, des journaux spécialisés dans le jardin qui sont disponibles dans les kiosques actuellement. Voilà. Alors deux petites actualités. Euh, si vous êtes du côté de Vezac, donc dans la Dordogne. Vésac. À partir du 7 juillet, donc jusqu'au 25 août, vous avez tous les jeudis Marquet-Sac aux Chandelles. Le jardin de Marquet-Sac, c'est 150 000 buis qui sont taillés, qui ondulent, etc. Et à partir de 19h jusqu'à minuit, tous les jeudis, vous avez euh, 2000 bougies qui sont dans le jardin. et donc vous pouvez Ça vous va être super. Vous avez une sorte d'impression un peu onirique. Vous vous demandez si vous n'êtes pas dans dans du Wagner quoi, un petit peu vous voyez, vous êtes dans, dans un monde un peu original, et puis à l'opposé euh, mais toujours dans la Dordogne, vous avez à Salignac les Jardins d'Arignac, qui sont aussi euh, magnifiques mais très différents et là tous les lundis soirs à partir de 19h, vous avez Un pique-nique avec une animation musicale. Et là, tout le monde vient en blanc. Et c'est dans le jardin blanc. Donc c'est tout blanc. Alors ça, ça va pas dans le sens de Magie qui a dit qu'il ne met pas que les choses soient trop trop blanches. Mais là, dans, dans le jardin et en été, je pense que ça doit faire quelque chose d'assez sympa. Donc euh, n'hésitez pas, si vous êtes par là, vous avez des endroits sympas à voir et des jardins magnifiques. J'avais un livre aussi à vous Conseiller, j'ai bien aimé, c'est un peu dans l'esprit d'ailleurs de ce que l'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire des associations ça s'appelle « Des compagnes pour mes roses » c'est Isabelle Oliquier luthène de chez Ulmer donc un livre d'une jardinière belge qui est passionnée, elle a un tout petit jardin de 600 carrés, mais dans, ses... dans son jardin elle a près de 200 variétés de roses et elle vous explique dans un bouquin Avec quoi elle les mélange Donc simplement, c'est presque comme une sorte de, de diaporama. Il y a des photos avec des légendes, et vous voyez tout un assortiment de plantes qui peuvent être associées avec des, avec des roses. Et ça, c'est sympa. Donc on parlait aussi des, des, des publications. L'ami des l'ami des jardins a fait une nouvelle formule pour son numéro de, de juillet avec un un magazine un peu plus trapu, un gros cahier euh, central, bon il a pas beaucoup, lui, changé, hormis euh, la maquette et puis surtout, ils font appel à beaucoup beaucoup plus de personnages et on rencontre des, des connus, des moins connus, des professionnels qui vous racontent un petit peu leur jardin qui vous donnent des conseils, ça c'est très bien, puis vous avez les quatre saisons du jardinage avec un dossier sur les potions, de soigner son jardin avec ce qu'on a sous la main, donc euh, huile essentielle, homéopathie, et puis ils ont marqué, est-ce que ça marche ça, On verra, suspense. <rire> Patrick, euh... Bon week-end. vous aussi profitez oui, bien on, de ce beau soleil. Essayez de profiter du soleil. J'aurai voilà, la les bien votre jardin et ma petite jardinière. Et voilà, je vous bien dis à semaine sûr. prochaine la semaine prochaine. On parlera des bébêtes qui nous embêtent et notamment des moustiques dans le jardin parce que là, avec la pluie qu'on a eue précédemment, ça. Ce Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon, à la semaine prochaine et <rire> dans un instant, bips, <rire> dans un instant après la météo, le trafic aussi, on va faire un point sur la circulation et les infos. On trouvera Christian PC pour la maison. Christian qui est à mes côtés. Salut Je suis Christian. Là. Bonjour. Tout à l'heure, on va, va rafraîchir. rafraîchir. Voilà, Climatisation, ce sera entre 9 et 10 et puis toutes vos questions, bricolage, maison déco. A tout de suite. Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement, elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Intérim, CDI, Temporis, toute la réactivité de nos agences d'emploi partout en France. Retrouvez toutes nos solutions RH en agence ou sur temporis.fr.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 Enseignement en agence de voyage. Je vous en prie, entrez. Comme je vous l'avais dit, c'est fonctionnel et très agréable à vivre. Ah oui, effectivement, et c'est charmant. Tout à fait mon style. En plus, c'est idéal pour faire vos courses en centre-ville. Et, et le loyer, il est charmant aussi 99 euros par mois. Oh, alors là, je m'y vois déjà. Nissan Micra, la citadine hyper maniable, est à partir de 99 euros par mois, sans apport, sans condition. Pour Nissan Micra, visiez un -y litre de 80 chevaux, location longue durée, 48 loyers, c'est si accordé jusqu'au 31 juillet. Détails sur Nissan-offre.fr Nissan, innovez autrement. Allez vite, dites-nous quel est le prix irratable chez U cette semaine. Ne nous faites pas attendre. C'est la tomate ronde en grappe, catégorie 1, origine France, à 1,19€ seulement le kilo. Répétez ça 1,19€ le kilo de belles et savoureuses tomates rondes en grappe. C'est vraiment Laissez-moi le mot de la fin, c'est irratable et puis c'est tout. C'est jusqu'à samedi dans les hyper-U et super-U participants, liste sur magasin les nouveaux commerçants. Et oui, vous entendez cette petite musique sympathique et c'est la météo des plages sur RMC et, et c'est avec Jean-Baptiste Bergès. bonjour Bonjour François, et c'est bien le week-end pour sortir les tongs, les maillots de bain et surtout les parasols car le soleil va taper très fort sur les plages françaises Alors direction la Méditerranée d'abord à Nice, une eau calme à 25 degrés une température extérieure de 28 degrés journée très agréable journée très agréable également au Cap d'Agde une mer calme également, un peu de tramontane à 20 km heure mais 20 degrés dans l'eau et 32 degrés sur la serviette sur les plages corps, ça sent bon les vacances aussi Mer calme à 25 degrés, température extérieure de 30 degrés et de manière générale sur toutes les plages de Méditerranée lundi, UV de 8 de 8 ce samedi. Donc soyez vigilants. En ce moment, un coup de soleil s'attrape en seulement 20 minutes. Direction maintenant les plages du littoral atlantique où l'eau est. Un peu plus fraîche en remontant du sud au nord. Une mer belle à 21 degrés pour mise en plage dans les Landes. 25 degrés sous le parasol. Indice UV à 8 en Loire-Atlantique sur les plages de La Baule. Une mer raidée à seulement 17 degrés. 23 sur la serviette. Indice UV de 7. Et puis sur les plages du nord de la France à Deauville, l'eau est à 16 degrés. Température extérieure de 26. Indice UV à 6 car alternance de nuages et d'éclaircies au programme de ce samedi en Normandie. Premier week-end compliqué sur les routes. On fait point sur la circulation avec vous, Valentin Maillot. Bonjour, Valentin. Bonjour, François. Vous l'avez dit, journée rouge en perspective pour ce premier gros week-end. On attend beaucoup de monde sur les routes. Vous allez être nombreux à quitter l'île de France, notamment sur l'A10, en direction des côtes aquitaines, mais aussi en vallée du Rhône et en Méditerranée. Bon, pour le moment, ça va encore vous rouler globalement bien. Mais les premiers ralentissements importants se font déjà sentir dans le sud-est, en Rhône-Alpes. Sur la 7 entre Lyon et Montélimar, vous êtes parti tôt. Beaucoup de monde, nous dit la communauté coyote compter un trajet rallongé de 45 minutes ailleurs ça roule bien excepté en Ile-de-France prudence sur la 86 intérieure au sud compliqué déjà ce matin entre Saint-Maurice et Fresnes après un accident compté 40 minutes et puis sur la 10 ça commence à bien charger en direction du sud entre Vissou et Palaiso et puis les premiers coups de frein aussi se font sentir en arrivant au péage de Saint-Arnoux bon courage et bonne route sur RMC Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC, avec dès 14h, Formule 1, les qualifs du Grand Prix de Grande-Bretagne. 15h, Intégral Tour de France, 8e étape entre Pau et Bannière de Luchon. À la radio, sur votre portable, votre tablette.